Le 5 à 7 de Vivacité commence tout de suite avec Cyril. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. 50 euros par an pour les wallons de plus de 26 ans. C'est une nouvelle assurance obligatoire. Elle viendra à point quand on aura un pépin de santé qui nous empêchera de bouger. La foire agricole ouverte officiellement à Libramont. L'heure n'est pas vraiment à la fête. Les producteurs de lait tirent la langue. Le prix qu'on leur verse par litre de lait est trop faible. Certains trouvent la parade. C'est le cas de la coopérative La Laiterie des Ardennes qui propose du lait d'Ardenne et qui porte bien son nom bord des fêlés. On y revient dans un instant dans ce journal. C'est les tombe au autour de France. Les coureurs chutent les uns après les autres. Le maillot jaune, lui, est tombé il y a six minutes dans la descente du troisième col. Nous retrouverons Samuel Grulois sur le tour à la fin de ce journal. 50 euros par an pour tous les Wallons à partir de l'été prochain. C'est ce qu'il faudra débourser pour une nouvelle assurance obligatoire. La décision vient d'être prise par le gouvernement Wallon. Alors cette assurance obligatoire, c'est l'assurance autonomie. Concrètement, s'il vous arrive un pépin, un accident, une chute et que vous êtes coincé à la maison, la Mutuelle, en échange, vous octroiera un montant de 300 euros par mois pour vous aider dans la vie de tous les jours. Paul Magnette est le ministre président du gouvernement régional Wallon. C'est une solidarité basée sur des cotisations. Tout adulte au-delà de 26 ans cotisera comme on le fait déjà aujourd'hui euh, avec sa mutuelle. C'est une logique d'assurance, exactement comme, comme on paye son assurance pour sa maison, pour sa voiture, pour bénéficier d'un service au cas où on en aurait besoin. Et bien là aussi, on cotise chaque année. Et si on perd en mobilité, quel que soit l'âge, on bénéficie alors de ces services. Ou bien parce qu'on est devenu très âgé, ou bien parce qu'on a eu un accident, ou parce qu'on s'est cassé une jambe. Ce sera vraiment basé sur les besoins personnels, sur une évaluation personnelle. Et ce sera plutôt que de l'argent liquide, vraiment des services en nature. Vraiment faire en sorte qu'on puisse continuer à vivre chez soi confortablement. Paul Magnette, le ministre président du gouvernement Wallon, avec Rudy Hermans. Des GoPro, des caméras embarquées sur les policiers, ça existe déjà. Mais désormais, ça pourrait être généralisé et réglementé. Le ministre de l'Intérieur, Yann Yambon, dépose un avant-projet de loi dans ce sens. L'agent de police pourra utiliser les GoPro, mais il devra être Identifiable en tant que policier et avertir que l'intervention est filmée. Autre disposition, les images des caméras mobiles dans les lieux fermés, accessibles au public, pourront être visionnées en direct par des agents de sécurité privés. Mais pour que les dossiers soient transmis à la justice, alors, ils devront passer par la police. Prendre la poudre d'escampette après un accident, c'est un très mauvais choix. Chaque jour, 19 conducteurs sont sanctionnés pour cette infraction. Au total, l'an dernier, les Les juges de police ont condamné 6 900 chauffeurs. Les délits de fuite, c'est un véritable fléau. Les peines, déjà sévères, ne découragent pourtant pas les automobilistes peu scrupuleux, comme l'explique Benoît Godard, le porte-parole de l'IBSR. On risque jusqu'à deux ans de prison, une déchéance du droit de conduire et de fortes amendes de plusieurs milliers d'euros. Et en cas de récidive, ça peut aller jusqu'à quatre ans de prison. Donc on voit que les sanctions sont quand même sévères, à juste titre d'ailleurs, puisque c'est quelque chose d'assez grave. Ce qu'il faut surtout faire c'est aussi enfoncer le clou en disant que quand même, dans près de la moitié des cas, le risque de se faire prendre après le délit de fuite est bel et bien là. Donc ce genre d'accident est considéré comme une priorité par les services de police et souvent des indices, des caméras permettent de remonter jusqu'à l'auteur et lorsqu'il se fait prendre, les sanctions sont quand même relativement sévères, d'où vraiment la nécessité de s'arrêter lorsqu'on provoque un accident et de ne pas prendre la fuite. Benoît Godard de l'IBSR avec Julie Buron. Les fronts ne sont plus un problème pour les dingues du GSM. Jusqu'ici, le prix du roaming, le prix des transferts entre opérateurs pouvait refroidir les utilisateurs mais ce n'est plus le cas depuis le mois de l'avril. Les roamings ont été supprimés. Conclusion, pendant les 15 premiers jours de juillet, le nombre de clients Proximus, actifs à l'étranger, a doublé. Proximus vient de mener une enquête qui donne ces chiffres en évidence. Moissonneuse, batteuse, dernier cri, bœuf Charolais de compétition saucisson gommé savoureux vous allez trouver tout cela et bien d'autres choses encore à Libramont, qui devient pour 4 jours la capitale du monde agricole la foire a ouvert au public ce matin sur fond de crise de lait les agriculteurs et l'agriculture sont en danger ce sont les mots du président de la foire au moment du discours inaugural le lait n'est pas assez cher pour permettre aux agriculteurs d'en vivre dignement alors le lait bien sûr il est présent Sur la foire, on peut même le, dégou le déguster selon tous les goûts, Philippe Hermand. Avec le temps lourd de cet après-midi sur Libramont, les à ont du succès et les visiteurs apprécie les produits aromatisés. C'est très très bon. Qu'est-ce que vous avez pris là J'ai pris le lait grenadine. C'est vraiment un bon produit que j'apprécie de manière générale, donc ça fait du bien. Oui, il est très bon. Le lait chocolaté, c'est bien C'est génial. Le lait tout seul, j'aime moins, mais oui, c'est très rafraîchissant. Ça passe toujours bien, le lait au cacao, hein, donc euh, très très bon. Christiane Guissard, agricultrice, connaît bien le lait et elle nous donne même des idées de cocktail. Vous avez du chocolat, vous avez de la fraise. J'ai même, là, quelques années, goûté vraiment du lait pisane. Vous voyez, on peut l'agrémenter même pour un apéritif. Et ce lait proposé au public, c'est celui de la laiterie des Ardennes, une coopérative de 2000 producteurs wallons. Il est commercialisé sous le nom Bande des Félés. Michel Lambrex, laiterie des Ardennes. La Bande des Félés, c'est le lait de marque qui a une AOP, donc origine protégée du lait d'Ardennes et qui porte bien son nom, Bande des Félés. C'est vrai que c'est un produit de niche, mais a une autre valorisation, une valorisation nettement meilleure que le lait de marque de distributeur. La laiterie des Ardennes essaye de référencer dans un maximum de grande surface le lait défilet mais ce n'est pas toujours évident et dans le contexte actuel il est difficile de conquérir de nouveaux marchés À l'étranger, Christine Lagarde, la directrice du FMI, le Fonds Monétaire International, devra s'expliquer en justice sur l'affaire Tapi. Ce qui pose problème, c'est son rôle dans le litige qui opposait Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais, litige à propos de la vente d'Adidas. À l'époque, elle était ministre des Finances en France. Christine Lagarde et l'État français avaient décidé de demander une procédure d'arbitrage dans ce dossier. procédure qui s'était soldée en faveur de Bernard Tapie, l'ancien ministre socialiste s'était vu verser une indemnité de plus de 400 millions. La justice reproche à Christine Lagarde d'avoir été négligente dans ce dossier, de ne pas, par exemple, avoir introduit un recours contre la décision d'arbitrage. Christine Lagarde risque un an de prison et 15 000 euros d'amende. Si la justice retient cette négligence, le FMI a annoncé Qui lui gardait sa confiance. Nous allons à présent aller sur la route du Tour. Sa peine, et c'est peu de le dire, dans les montées. Le néerlandais Tom Dumoulin, vous l'avez entendu, a dû abandonner l'étape reliée à Albertville, à Saint-Gervais, Samuel Grulois. Ça tombe ailleurs aussi sur le Tour. Abandon aussi pour Navarro qui est tombé Abandon pour Dumoulin vous le disiez mais surtout chute du maillot jaune Christopher Froome à 11 km de l'arrivée il n'a pas beaucoup perdu de temps sur cette chute puisque son équipier Geraint Thomas avec la plaque numéro 9 lui a prêté son vélo immédiatement Froome est donc directement remonté sur une bicyclette mais qui n'est pas la sienne on voit depuis qu'il a changé de vélo qu'il n'est pas vraiment à l'aise sur ce vélo Christopher Froome avec le maillot jaune déchiré du côté droit avec le coup de droit en sang Christopher Froome qui s'accroche pour le moment il espère pouvoir changer de vélo il attend sa voiture évidemment nous sommes à 6 km de l'arrivée et qu'importe ce qui s'est passé au maillot jaune et eh bien l'équipe Astana continue poursuit son travail de sape avec notamment Rosa l'équipier de Haru en tête du peloton ou du moins du groupe maillot jaune Bokemolema deuxième au classement général ce matin et lui aussi tombé le 2sar 61 il vient d'entamer un véritable contre la montre en espérant revenir sur le maillot jaune Bokemolema qui est peut-être en train de de perdre sa place sur le podium parce que devant devant désormais avec Rui Costa il y a un certain Romain Bardet Romain Bardet qui comptait ce matin 1 minute 05 de retard sur Bokemolema Bardet est en route peut-être vers son premier podium sur le Tour de France Rui Costa va peut-être lui penser à la victoire d'étape il y a donc aujourd'hui la course à différents étages nous sommes à 5 km 400 de l'arrivée Bardet Costa en tête avec 42 secondes d'avance sur le groupe maillot jaune le maillot jaune qui est donc tombé et qui roule sur le vélo de son équipier Geraint Thomas. Merci Samuel et on vous retrouve bien sûr dès qu'on approche de l'arrivée. Le Tour qui passera sans aucun doute en Belgique en 2019. En 2019, Eddy Merckx fêtera les 50 ans de sa première victoire sur la Grande Boucle. Le Tour pourrait donc passer par Bruxelles. Eddy Merckx ne veut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais Bruxelles est en tout cas candidate et son bourgmestre est à présent sur les routes du Tour aujourd'hui pour en parler avec les organisateurs. Bruxelles pourrait même accueillir le grand départ. Notez que Bruxelles a déjà accueilli le grand départ de, du Tour de France. C'était en 1958. Direction Spa à présent et c'est Francofolie, Louane, Alison Rouf, Nicolas Perac ce soir et une grande Si je vous dis Chauffe Marcel, Paulette, la reine des paupiètes ou l'apérobique, vous aurez compris de qui on parle. Les Charlots sont à SPA. Groupe humoriste, les Charlots, actifs au cinéma et sur la scène. Ils fêtent leurs 50 ans d'existence ce soir à Franco ah, Aux à SPA. Barbara Chal et Vincent Brichet les ont rencontrés. Oh Les trois charlots commencent leur conférence de presse par quelques vocalises. L'humour est intact. Ce que l'on a retenu d'eux, leurs chansons, des années Yéyé -yé, marquées par mai 68 et la libération des mœurs, leurs parodies, leurs pas de def et leurs films cultes, les bidas en folie ou les fous du stade. Aujourd'hui, les charlots nous reviennent, prêts à s'adapter à un monde qui a bien changé. Je me souviens, avant on partait en gala, euh, on n'avait rien dans la voiture, on n'avait même pas l'adresse. On disait, bon, on demandera où on passe à quelqu'un dans la rue, où on regardera les affiches. Maintenant, ça a changé. Sur le GPS, ça vous dit euh, bouchon à 3 km. Plus de bouchons <rire> Ne leur dites jamais qu'ils ont pris la poussière. Les Charlots pourraient se vexer. Nos chansons font partie du patrimoine euh, de la chanson française, c'est tout. Les longs-métrages qui passent en permanence à la télévision, euh, il y en a eu 80 encore en l'année dernière en France. Et même les petits connaissent les films. Euh... Mais je crois que le fond de nos films était... Pas toujours très difficile à comprendre, les négres. Le trio travaille à la réalisation d'un nouvel album et ils le promettent, ce sera drôle. Le public des Franco pourrait d'ailleurs en avoir un avant-goût cet après-midi. Des airs qui vont vous rester en tête pendant une bonne partie de la soirée. Je vous le promets, euh, beaucoup de monde attendu à Baume aujourd'hui, baume près d'Anvers. C'est là que se déroule le festival techno Tomorrowland. Il a officiellement ouvert ses portes cet après-midi. Un festival démesuré où il n'y aura pas les charlots, ça j'en suis sûr. 16 scènes accueillent les rois de la techno et les DJ en vogue comme Amin Van Buren et David Guetta ce vendredi. 180 000 personnes attendues sur place jusqu'au 24 juillet pour cette 12e édition. Les festivaliers viennent de 200 pays dans le monde, du Brésil en passant par l'Australie, la Suède, certains viennent même de Birmanie. Et à présent, on va retourner à Libramont parce que c'est là qu'on va retrouver Cyril juste avant de retourner, à mon avis, sur le Tour de France. Exactement. Alors c'est moins loin que l'Australie, mais il fait tout aussi beau, je pense. On, est, on est bien ici à Libramont. Euh, vous aimez les vaches, les cochons, les ah, chèvres, tout sais ça, il Manu Il y avait de beaux concours hein, cet après-midi les limousines, les. Euh... Oui. Et alors justement toutes les vaches qui partent au concours passent devant le studio ici de Vivastreet ah, à chaque très bien. fois. Donc vous voyez du beau bon. alors, vous voyez de la oh, cuisse. Ah. ah ben on voit de la masse. Hein. <rire> il n'y a, y a pas que de la cuisse qui est impressionnante. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Merci Manu. Bon après-midi. On va faire un point RTBF mobile info dans quelques secondes. Cuisine Créfelle. Nos soldes, c'est jusqu'à moins 70% sur une sélection de cuisine d'expo. Cuisine créfelle, Mon rêve, ma cuisine. RTBF mobile en photo. Tout... Biname, comment ça roule Antoine Eh bien, toujours quelques ralentissements vers la France sur le 19 Mans Valenciennes au niveau du poste frontière d'Anzy. Vous perdez encore une quinzaine de minutes. Véhicule en panne sur le 25 Liège-Neuchâteau à hauteur de Tilf. Bande d'arrêt d'urgence, neutralisée. Soyez prét... prudents parce qu'on nous y signale la présence de piétons. C'est en direction de Neuchâteau. Et puis une chaussée fermée. C'est sur la N80 qui relie nu à Namur à hauteur de Bonine. Chaussée fermée dans les deux directions à cet endroit-là.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 Énormément de choses. On va vous parler jusqu'à 19h de tout ce qu'il y a à faire ici à la foire de Libramont. Bah, déguster quelques produits que vous pourrez déguster vous aussi quand vous viendrez. Et il y a un thème cette année, c'est stop au gaspillage. Et justement, comment euh, recycler vos aliments euh, à la maison, comment ne pas les jeter et faire peut-être des recettes auxquelles vous ne pensez pas habituellement. C'est ce qu'on va faire dans un instant dans le 5 cassettes. On parlera aussi avant 19h d'un drame. Si vous êtes fan de cassettes vidéo, si vous avez toute une collection de cassettes vidéo à la maison, eh bien vous allez être triste puisque je vous annonce que c'est terminé il n'y a plus de magnétoscope. La dernière usine qui en produisait, arrête de le faire. On en reparlera tout à l'heure dans le 5 à 7. Mais juste avant, à 17h15, on va partir sur les routes du Tour de France avec une fin d'étape très compliquée. Samuel Grulois, bonsoir Samuel bonjour, bonsoir, 3 km de l'arrivée, très compliqué effectivement parce que plusieurs coureurs sont tombés dont le maillot jaune Christopher Froome, c'est important, le maillot jaune Christopher Froome est tombé à 11 km de l'arrivée, il a changé de vélo comme je l'expliquais il y a quelques instants dans le journal de Manu Delporte, il est donc sur le vélo de son équipier Guerin Thomas impossible pour lui de récupérer son deuxième vélo, il va donc terminer l'étape sur un vélo qui n'est pas le sien sur lequel il n'est pas en confiance mais il n'a pas le choix le maillot jaune avec le cou en sang avec le flanc droit déchiré Christopher Froome qui devait se méfier il le savait évidemment de tout incident et bien voilà patatras avec l'orage avec la route rendue glissante Froome est tombé et c'est Richie Porte maintenant qui attaque sur la gauche de la route on sentait venir évidemment l'attaque de l'Australien de la BMC on a vu le gros travail de son équipier Caruzzo qui a succédé au gros travail des coureurs de l'équipe Astana mais là c'est de nouveau un pétard mouillé pour les Astana puisque malgré l'accélération notamment de Rosa Fabio Haru n'a pas pu attaquer Fabio Haru qui s'accroche finalement à ce groupe maillot jaune mais qui ne semble pas avoir les jambes pour aller plus vite et pour répondre aux différentes sollicitations notamment à celle de Richie Porte qui vient quand même de se rasseoir sur son vélo et d'être rattrapé par Neiro Quintana alors que le maillot jaune se trouve en 6ème en 7ème position et alors que les deux équipiers du maillot jaune encore présents en l'occurrence Pulse et Lambda ou Enao c'est Enao sans doute avec Pulse se replace directement en tête de ce groupe pour calmer la cadence, on a parfois vu les sky accélérer cette fois-ci c'est l'inverse, les sky ralentissent la cadence pour que Froome puisse suivre avec ce vélo qui n'est pas le sien. Dan Martin est également sorti de ce groupe, Dan Martin qui veut surtout surtout garder sa place dans le top 10 de ce Tour de France et devant devant, ça va barder effectivement. Romain Bardet est en tête de cette 19e étape, lui qui avait remporté l'an dernier la 18e à Saint-Jean-de-Maurienne. 2015, c'était un 23 juillet, nous sommes le 22 juillet, quasi un an, jour pour jour, Romain Bardet file vers une deuxième victoire d'étape sur le Tour de France, alors qu'Adam Yetz, le maillot blanc, le deuxième, le troisième, pardon, du classement général, cède, lui aussi, du terrain, le deuxième Molema, est tombé, lui aussi, et il est beaucoup plus loin, Molema, plus d'une minute derrière le maillot jaune Christopher Froome, donc, Mollema est en train de perdre sa place sur le podium de ce Tour de France, Yetz en en train de perdre sa place sur le podium du Tour de France, Bardet lui est en train de décrocher sa place sur ce podium du Tour de France, évidemment il y aura encore une étape de montagne demain, la messe ne sera pas dite aujourd'hui mais il se passe vraiment pas mal de choses très intéressantes dans cette étape on espérait une course de mouvement on l'a, on l'a eu avant la dernière ascension puisque dans la descente du troisième col du jour le col hors catégorie de Bizane on a donc assisté à différentes chutes suite aux conditions climatique difficile, des conditions climatiques qui auront été difficiles plusieurs fois hein, cette année sur les étapes de montagne. On se souvient notamment de l'étape d'Andorar-Calis remportée par le malheureux Tom Dumoulin qui lui aussi est tombé contraint à l'abandon et on espère que ça n'aura pas de conséquences pour lui qui est l'un des favoris, qui sera, qui devait être l'un des favoris du contre-la-montre des Jeux olympiques de Rio. D'ici quelques semaines, Navarro aussi a dû abandonner le cours de la Cofidis, blessé à l'épaule gauche et au genou gauche alors que Dumoulin souffre du poignet droit Chris Froome qui rejoint son équipier Pouls en tête de ce groupe ils sont revenus sur Dan Martin Joachim Rodriguez est également là tout comme Manchester qui joue à l'élastique mais qui s'accroche à Alejandro Valverde Richie Porte est rentré dans le rang et ça discute entre Pouls et son leader évidemment Christopher Froome qui a fait un petit signe de la tête l'air de dire ça va ça va ça va continue comme ça tout va bien ne va pas plus vite s'il te plaît je ne suis pas sur mon vélo mais je suis un champion et je vais aller sauver mon Maillot jaune, évidemment, les adversaires de Froome ont là une occasion en or de l'attaquer. Pour l'instant, ce n'est pas le cas si ce n'est Richie Porte, mais ça manque une fois de plus de percussion. Et la preuve que ça ralentit, et eh bien c'est qu'Adamietz revient sur la queue de ce groupe. La preuve que l'allure de Pouls est une allure relativement lente. Il en profite et il a compris à 2 km de l'arrivée. Richie Porte qui en met une deuxième couche et Pouls qui se retourne en permanence pour voir si le maillot jaune est bel et bien dans sa roue. Mais quel travail de Pouls qui finalement effectue le travail qui était réalisé l'an dernier par Richie Porte lorsque Porte portait les couleurs de la Sky Porte s'est dit moi je m'ennuie un petit peu dans cette équipe j'ai le talent pour être leader je vais donc aller du côté de la BMC où je vais partager le leadership avec l'américain TJ Van Garderum. mais TJ Van Garderum aujourd'hui a de nouveau craqué et il a craqué très tôt dans cette étape le seul leader de la BMC c'est donc bel et bien Richie Porte et sur l'accélération de Richie Porte Adam Yetz a de nouveau cédé quelques mètres on pourrait assister à un classement général chamboulé aujourd'hui autour de la deuxième à la septième place Fabio 7e justement au départ tout à l'heure Albertville attaque enfin l'attaque de l'Italien de l'équipe Astana après avoir fait travailler ses équipiers pendant toute la journée aujourd'hui il doit bien leur montrer quand même ce qu'il a dans le ventre Fabio Arrou qui veut une victoire d'étape qui veut le podium du Tour de France il doit aller le chercher tout cela est possible même si Fabio Arrou est le coureur le moins bien classé du top 7 au départ ce matin il comptait 2 minutes 16 de retard sur Bokemolema deuxième du classement général mais Bokemolema va perdre beaucoup de temps aujourd'hui s'il continue comme ça Yetz va aussi perdre du temps par contre Quintana est toujours là Porte est toujours là et Romain Bardet est bel et bien là mais devant hein, Romain Bardet il a 39 secondes d'avance sur le groupe Maillot Jaune alors que Rui Costa, qui était l'homme de tête Rui Costa qui se voyait remporter une quatrième victoire d'étape sur le tour de France va être repris d'ici quelques instants c'est terminé pour Rui Costa, reste à voir si Bardet maintenant va pouvoir garder cette cadence infernale remporter l'étape et pourquoi pas intégrer le top 3 provisoire évidemment de ce Tour de France Pokémonema qui fait vraiment un beau travail c'est pas le plus beau coureur sans être péjoratif sur son vélo il a un style très particulier il pioche beaucoup Pokémonema. et là évidemment après sa chute on ne peut pas vous dire s'il souffre à un endroit ou à un autre mais sans doute qu'il y a quelques séquelles voici Fabio Harou qui relance une fois de plus mais il n'arrive pas à faire le trou l'italien l'équipe Astana alors que Romain Bardet passe sous la flamme rouge le français d'AG2R 1m85 67 kg originaire de l'Auvergne on est passé tout près de chez lui lors de la victoire de Greg Van Avermaet au Lyon il y avait même sa grand-mère qui avait fait le déplacement sur le site d'arrivée il avait attaqué dans la dernière difficulté pour se montrer évidemment à 2.5 mais c'est sans doute un peu plus loin que son Auvergne natale dans les Alpes qu'il va remporter une victoire d'étape aujourd'hui Romain Bardet sous la flamme rouge attention au final de cette ascension du BT à 1370 mètres d'altitude, c'est relativement sec, il y a quelques virages compliqués à aborder, il devra choisir le bon côté de la route, le bon côté de la pente, notre ami Romain Bardet pour perdre le moins de temps possible car même s'il Il aimerait savourer, il va surtout, surtout insister pour gagner encore et encore du temps sur ses principaux adversaires. Il a 680 mètres de l'arrivée. Romain Bardet, le sympathique français de l'équipe AG2R, élu super combatif l'an dernier. Ça veut tout dire, évidemment, le gars de Brioude diplômé en management dans une école de Grenoble. Il a donc la tête et les jambes, alors qu'en tête du groupe maillot jaune, c'est rendre Valverde. Maintenant, personne qui accélère et le maillot jaune qui cède petit à petit quelques mètres sur ses principaux adversaires Le maillot jaune qui s'accroche sur le vélo de Guerrera Thomas Richie Porte aussi a perdu quelques mètres lui qui venait d'attaquer Richie Porte n'est donc pas capable de suivre la cadence imprimée par Alejandro Valverde l'équipier de luxe de Neiro à Quintana Voici après 4 heures de course 4h12 exactement 4h13 dans quelques instants Romain Bardet qui serre les dents le français Lauvergnat qui voilà, il a levé le pouce là, vers son directeur sportif il sourit Romain Bardet il ne perd pas de temps hein, je vous l'ai dit il ne veut pas perdre de temps parce qu'il veut monter sur le podium du Tour de France mais il va peut-être faire coup double dans quelques instants et ce final est très dur je vous le disais on voit qu'il pioche Romain Bardet en même temps il secoue la tête de gauche à droite je n'en reviens pas se dit-il probablement c'est trop beau pour y croire Romain Bardet acclamé évidemment par le public français qui recherchait une victoire d'étape depuis le grand départ en Normandie la première victoire d'étape de ce Tour de France ce sera celle de Romain Bardet à 150 mètres maintenant de la ligne Romain Bardet 25 ans excellent grimpeur excellent descendeur aussi on le reverra c'est certain dans les prochaines années pour pourquoi pas un jour gagner le Tour de France il est peut-être encore un petit peu léger par rapport à des cadors comme Froome mais il va en tout cas aujourd'hui encore passer un cap dans sa carrière car il a réussi à prendre du temps à tous ses adversaires Romain Bardet le profit Il profite quand même, il profite, il a raison aussi à 25 ans, on ne gagne pas une victoire d'étape Tous les jours dans sa carrière Romain Bardet vient de franchir la ligne d'arrivée Maintenant ça devient intéressant, il faudra prendre note Des écarts que Bardet a pu effectuer Avec ses principaux adversaires Voici Joaquim Rodriguez Roachim Rodriguez avec Valverde Dans sa roue avec Manchester également Avec j'imagine Quintana Un petit peu plus loin, il est là Quintana Mais il a du mal à suivre Valverde Voici deuxième Rodriguez, 23 secondes 24 secondes pour Quintana Fabio Arou cède 27 secondes avec Dan Martin et le maillot jaune Christopher Froome qui a du mal sur son vélo de remplacement à suivre Pulse voici le maillot jaune Froome qui cède 36 secondes et il remercie, ah il a raison de le remercier, il remercie comme il se doit son équipier fidèle équipier Wout Pulse la petite tape dans le dos, il a vraiment bien limité les dégâts Christopher Froome il aurait pu perdre beaucoup plus aujourd'hui voici à 52 secondes après Bardet voici Richie Porte qui finalement va réaliser une bonne opération peut-être par rapport à Mollema mais il aurait sans doute espéré plus Richie Porte et dans la foulée de Richie Porte. on a également vu arriver Adam Yates qui perd 55 secondes plus ou moins si on prend ce classement alors qu'il y a du bruit derrière moi parce que Barguil arrive le deuxième français de cette étape voilà qu'il franchit la ligne d'arrivée Warren Barguil si on regarde ce classement effectivement le maillot jaune reste bel et bien scellé sur les épaules de Christopher Froome malgré sa grosse frayeur du jour par contre Mollema sort du top 3 il sort même sans doute du top 5 Boke Mollema puisqu'il n'a toujours pas franchi la ligne d'arrivée Bardet qui reprend 24 secondes sur Quintana voilà Bardet il avait 20 secondes de retard sur Quintana Bardet qui va donc devenir deuxième du classement général est-ce que c'est possible sachant que Yates a perdu 55 oui si mes calculs sont bons effectivement Bardet et le nouveau deuxième du classement général du Tour de France. C'est vraiment une belle performance là, du coureur d'AG. Deux airs, victoire d'étape. Et il fait coup double puisqu'il monte sur la deuxième place du général. Et on attend Bokemolema. Ah, il va tout perdre aujourd'hui, le néerlandais de l'équipe Trek. Et il baisse la tête, il a compris Bokemolema. 29 ans, une occasion en or de monter sur le podium du Tour de France. Eh bien ce ne sera sans doute pas le cas cette année pour le coureur de l'équipe Trek. Victoire de Romain Bardet. Grosse émotion pour le maillot jaune, Christophe qui, finalement, a bien limité les dégâts. Merci, Samuel, pour ce point sur, sur ce final de l'étape. Euh, dis donc, vous voyez passer des cyclistes. Nous, ici, on voit des vaches. On n'a pas le même paysage, exactement, à la foire de Libramont. Il y a, en quelque sorte, le repas qui passe devant le studio de Vivacité ici, installé à la Foire de Libramont jusqu'à lundi. On va reparler d'ailleurs de ces différentes races de vaches qu'il y a à voir sur le site de la Foire de Libramont, parce qu'il y a des concours, et puis il y a aussi des vaches à manger. On y reviendra tout à l'heure dans, dans l'émission. Le thème, c'est le gaspillage, top au gaspillage alimentaire. On y revient dans un instant, juste après les titres de l'actualité, c'est après la pause.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 Peut en entraîner beaucoup d'autres. Enfin, de panier ce dimanche, dès 13h, vos artistes préférés déplient les meilleurs petits papiers de vivacité. Soldes hypersportifs chez Intersport H&A. Profitez des meilleurs prix sur tout le camping, la randonnée, le running, le tennis, mais aussi les maillots de bain et le sportswear. Intersport Liège, quai des Ardennes, H&A. Des soldes vraiment toniques. Ah oui. Vous désirez tout savoir sur l'agriculture, l'agroalimentaire ou sur comment réduire le gaspillage La foire de Libramont est une vitrine exceptionnelle de la ruralité. Ce samedi, Vivacité vous donne rendez-vous sur place de 10h30 à 13h pour un tip top spécial en direct de la foire de Libramont avec Jean-Marc Dessert. 17h, 19h, 5 à 7. Vivacité un 5 à 7 en direct de la foire de Libramont. on va revenir sur le thème de cette foire cette année stop au gaspillage alimentaire, je sais pas si euh, vous êtes en train de préparer peut-être le goûter ou même le repas, vous avez peut-être des aliments qui sont pas euh, de toute dernière fraîcheur alors pas périmés mais pas de toute dernière fraîcheur bah, vous pouvez quand même cuisiner avec, on va en parler dans un instant avec notre premier invité ici en direct de Libramont. mais avant on va revenir sur cette actu le dernier fabricant de magnétoscope a arrêté la production, ça a été annoncé aujourd'hui, c'est pas le, le, le fabricant qui l'a dit mais il y a eu des fuites et donc c'est terminé on pourra plus acheter de magnétoscope et vous allez me oui mais quel ringard, on a un lecteur Blu-ray on a un lecteur DVD, mais, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tous les souvenirs qu'on a sur des cassettes vidéo je vais vous poser une question cet après-midi quelle est la cassette vidéo que vous avez le plus usée quand vous étiez petit, il y a quelques années ou peut-être encore, maintenant vous regardez des, des vieux films sur cassette vidéo, euh, est-ce qu'il y a une cassette, un film, ça peut être un souvenir de vacances aussi que vous regardez régulièrement sur des cassettes vidéo, 3063 par SMS pour me le dire et puis sur la page Facebook c'est un cassette via cité RTBF, pendant que vous faites ça un petit peu de pub et puis on revient en direct de Libramont.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 Ah, mais ça, c'est une grillante qui cherche sa bernesse. Et tu sais ce qu'elle dit, la grillante? Oui. Grillot. Grillo. Oui. <rire> la bernesse qui donne du goût aux la, la voilà. De vos les mains. Attends.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 We'll yeah. you 17h33, il est 17h33, voici les titres de l'actualité avec Manu Delporte. Avec cette nouvelle assurance obligatoire en Wallonie, 50 euros par an pour tous les Wallons de plus de 26 ans. C'est l'assurance autonomie, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle entrera en vigueur l'été prochain en cas de pépins d'accident qui vous clouerait à la maison. La mutuelle reverserait une somme pouvant aller jusqu'à 300 euros par mois pour payer par exemple une aide ménagère. De quoi permettre aux personnes âgées par exemple aussi de rester à la maison plus longtemps. Cette assurance autonomie existe en Flandre depuis des années. Dans l'actu aussi, la foire de Libramont où se déroulent les concours bovins cet après-midi. Les limousines, les belles Montbéliardes, les blondes d'Aquitaine, je sais que vous en parlerez puisque vous y êtes Cyril. Ce matin, les producteurs de lait ont organisé des barrages sur les routes qui mènent à la foire, histoire d'attirer l'attention sur le prix du lait, toujours trop faible pour permettre aux éleveurs de vivre dignement. Le Tour de France avec bien des rebondissements à quelques Le kilomètre de l'arrivée à saint servais entre 16h et 17h25, heure d'arrivée. On a vu plusieurs chutes, dont celle de Chris From, le maillot jaune. Il a terminé sur un vélo de remplacement, mais il a limité la casse. Il reste maillot jaune. On a insisté aussi aujourd'hui à la première victoire française, celle de Romain Bordet sur AG2R. On apprend aussi à l'instant que le château de Versailles a été évacué. On y a découvert un colis suspect. Merci Manu pour ces titres de l'actualité et effectivement on va parler de, de viande tout à l'heure. Alors il y a les vaches vivantes qu'on va passer ici sur la foire et puis il y a celles qui ne sont beaucoup moins et qui sont sur les barbecues de la foire de Libramont. On y revient tout à l'heure dans le 5 à 7. Bonne soirée Manu. Bon appétit Cyril. Merci. On <rire> fait un point sur la météo tout de suite. Dominique, qu'est-ce qu que ça dit dans le ciel Bien, Ce soir et cette nuit, des averses localement orageuses vont remonter de France. Le sud-est du pays sera toujours Plus concerné, mais il n'est pas exclu qu'une averse remonte jusque dans le centre. À l'ouest, le temps restera plus sec, minima 14 à 18 degrés. Demain matin, les orages concerneront encore les régions frontalières de l'est. Ailleurs, on retrouvera un ciel souvent nuageux. L'après-midi s'annonce assez semblable à celle d'aujourd'hui, avec des averses orageuses sur la moitié est du pays. et Un ciel dégagé à la côte, maxima plutôt agréable, 22 à 25 degrés. Même schéma dimanche et lundi. Ah, bah ça va, ça sent pas trop le mauvais week-end qui y a eu l'occasion de venir ici à la foire de Libramont, par exemple. Merci Dominique. On part sur les routes tout de suite, c'est le RTBF Mobile Info, c'est avec Adrien Demet. Et non, c'est avec Antoine Bilamé, mais pas de soucis. Pardon Antoine Mais il n'y a pas de problème, écoutez. Euh, je suis bon... content que ce soit vous. Ah, bah ouais, je me sens Je suis content quand c'est Adrien aussi. Non <rire> je, lui, je lui transmettrai. Et bonne nouvelle, vous parliez de la foire de Libramont, puisque vous y êtes, et eh bien je vous signale que c'est fluide, on a eu des soucis ce matin. C'est fluide pour s'y rendre à l'heure actuelle, on a toujours quelques ralentissements vers les frontières françaises. Sur le 17, Courtrelil, au niveau d'Albeck, plus 15 minutes. Et sur le 19, mons valenciennes au niveau du poste frontière d'Anzy. Là aussi, on perd une quinzaine de minutes actuellement. Et vous rappelez qu'il y a une chaussée fermée. C'est sur la N80 Anu-Namur, à hauteur de Bonine. Un accident s'est produit. Chaussée fermée dans les deux directions. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 17h, 19h 5 à 7 sur Vivacité 5 à 7 donc en direct de la foire de Libramont pendant tout le week-end vous allez pouvoir venir découvrir tout ce qui se passe découvrir les animaux par exemple d'ailleurs Il y a une petite surprise qui se prépare dans ce 5 à 7 je vous en dis pas plus, restez bien là je pense que l'équipe technique de la radio va faire la gueule avant 18h, mais je vous en dis pas plus restez dans, dans ce 5 à 7 ici à Libramont plein de choses à faire, il y a les concours à, à, à venir observer avec des vaches très impressionnantes et puis il n'y a pas que les concours qui concernent les vaches, il y a des concours euh, hippiques avec des sauts d'obstacles on aura tout à l'heure euh, un cavalier qui sera l'invité de ce 5 à 7 sur City, on veut faire le tour de ce qu'il y a à faire ici sur cette foire de Libramont, le thème de cette foire cette année c'est stop au gaspillage alimentaire. Et on va en parler justement du gaspillage alimentaire avec Gwen Delay. Vous êtes professeur de cours techniques en agronomie à l'IPEA. C'est l'Institut Provincial d'Enseignement Agronomique. Et vous avez un stand ici sur la foire de Libramont. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7. Merci d'être venu jusqu'ici dans le studio parce qu'il y a du monde qui vient sur votre stand pour savoir comment on peut recycler ces produits. Alors c'est quoi le, le, le concept Donc ici l'idée c'est que le gaspillage alimentaire il se fait aussi au niveau de la famille. Ouais. Et donc on a proposé sur notre stand quatre jeux pour apprendre avec les famille, à mettre le doigt sur les, les endroits où on gaspille et essayer de changer les façons de procéder pour et euh, et en ça... apprendre et, et en sortant de nos jeux, évidemment en savoir un peu plus pour chez soi, gaspiller moins. Et ça démarre euh, déjà avec les courses, c'est ce qu'on apprend sur votre stand. Voilà. En faisant les courses, si on est euh, effectivement intéressé par la super promo qui va vendre 11 saucisses pour le prix d'une, on va être tenté de l'acheter et, et puis ouais. on se retrouve avec 10 saucisses de trop si on est tout seul. Et on se dit qu'est-ce qu'on fait avec ça Donc soit on est très malin, on les met au congélateur, mais on n'a pas toujours le congélateur. Oui, et Il y, y, y a déjà toutes les, les autres choses qu'on a mises avant parce qu'on s'est fait avoir par taux de promo et le congélateur, il est plein parfois. Voilà, et ça déborde complètement. On achète souvent beaucoup plus que ce dont on a besoin. Alors, la première étape, donc c'est d'acheter ce qu'il faut. Et, euh, et alors, plus loin que ça, en dehors du gaspillage alimentaire, on essaie d'acheter euh, avec le, la chaîne de, de, de production la plus courte possible. Et justement, ici, il y a énormément d'éleveurs, de producteurs de différents produits wallons qui sont magnifiques à venir découvrir à la foire de, de Libramont. Et alors, ces produits, une fois qu'on les a à les maisons, parfois, on les laisse traîner un petit peu longtemps L'autre trop longtemps pas, pas, pas jusqu'à la péremption mais on peut en faire quelque chose même quand ils sont pas super beaux ces produits Oui bien sûr et puis même encore avant ça il y a aussi une bonne façon de les stocker si par exemple j'achète des pommes de terre et puis que je les laisse en plein soleil elles vont verdir oui. il y a de la solanine c'est toxique et du coup bah, je vais devoir les jeter alors que si je les avais bien conservées dans un espace à l'obscurité elles restaient en bon état et puis encore les dates de consommation dont vous parlez oui. justement ces dates souvent on confond à consommer de préférence avant et à consommer jusqu'au de préférence on s'en fout un petit peu alors on s'en fout quand même, un petit peu on peut quand même le dans la mesure oui voilà où, euh, au niveau organoleptique peut-être qu'avec le temps on va perdre un peu en qualité mais le produit est toujours consommable et puis il faut regarder s'il est en bon état si la, la boîte à conserve n'est pas gonflée n'est pas percée euh, le produit est toujours en, en état correct on fait aussi confiance à ses sens mais oui le produit est toujours consommable après la date de péremption indiquée avec à consommer de préférence avant si elle de préférence ne fait pas pareil avec consommer jusqu'au Non. Là, Alors euh, voilà, après il y a un réel risque pour la santé parce qu'il peut y avoir des développements de bactéries Développement de moisissures, et effectivement, là ça peut devenir beaucoup plus dangereux. Alors, ces produits, une fois qu'ils sont encore consommables, mais qui n'ont plus la, la, la bonne allure, pas, on, on les achèterait pas peut-être si on les voit comme ça en magasin. On peut quand même cuisiner avec, bien et sûr. Ce que vous nous apprenez ici sur la foire. Voilà, donc en alternance avec le jeu que nous organisons sur la, la foire, donc dans le cadre de notre stand, on a aussi des ateliers culinaires. Et dans ce cadre-là, on fait deux choses soit on valorise les produits qui sont un peu fichus, qui ont par exemple une roule de cogne, on appelle ça les gueules cassées. Ouais. Donc la banane qui est un peu noircie, la poire qui est un peu tordue, ben, on sait évidemment les consommer et elles sont tout à fait correctes euh, en termes de valorisation. On peut en faire un smoothie, on peut en faire des glaces. Tout à l'heure, on a par exemple fait de la glace à l'ananas avec un ananas qui était un petit peu cogné. Donc il y avait une partie de l'ananas qui était un peu un abîmée, peu mou, là. Ouais. Voilà, un peu mou, effectivement. Et ça, on peut quand même le manger. Et donc on ne va pas manger la partie molle, celle-là, okay. on va la retirer, mais tout le reste de l'ananas, on va la valoriser euh, justement en, en glace, par exemple. Ah bah ça, c'est une bonne idée. Alors vous êtes venus euh, les, les bras chargés de plateaux avec différentes recettes que vous avez préparées justement sur, sur le stand. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Qu'est-ce que vous avez amené comme produit Alors, c'est pas moi personnellement qui les ai préparées, les recettes. C'est notre cuisinière que je vois d'ailleurs passer au loin. Je lui fais un petit signe. On la salue, Et donc, comment elle s'appelle euh, Elle s'appelle Valérie. Elle a sa grosse valise de matériel là. <rire> Et ben Et bonjour euh... à, à Valérie qui, qui cuisine du coup sur la foire de Libramont pendant, voilà. pendant tout le week-end. Voilà. Et elle, elle a vraiment les doigts en or pour préparer des choses. Et donc, elle a récupéré des myrtilles. Les myrtilles, bah, ça se garde déjà pas mal au frigo. Ouais. Puis ça flétrit un peu parce que ça perd son eau et donc elle a congelé ses myrtilles et puis ici elle les a revalorisées en faisant des muffins par exemple ah oui c'est vrai que dans le muffin c'est pas grave si l'aspect est pas super bon parce que bah de non. toute façon on le voit pas c'est surtout bon à manger ah ben ça on va vérifier euh, je vais tester parce que comme on vous en avez apporté je vais goûter et alors pour que le test soit correct j'ai demandé à Marion euh, qui est euh, ici avec moi aujourd'hui pour préparer cette émission de goûter aussi de donner son avis pour voir si c'est bon ou pas comme ça euh, si c'est périmé on sera deux malades voilà mais ça l'est pas normalement. Ah bah ça à vous de voir ah C'est rassurant Faites confiance ah, à goût. vos sens C'est gentil de, vous le, de ne pas vouloir être malade tout seul Cyril, merci Je sais que vous partez en vacances Marion Et donc si je peux vous gâcher vos vacances c'est un plaisir Alors est-ce que c'est bon C'est bon, c'est très bon. Mmh. Alors ça a été cuit évidemment aujourd'hui, donc c'est de première fraîcheur, c'est pas des cakes qui ont ah traîné oui, 15 jours. Hein. Oh oui, donc, Les myrtilles, elles ont été congées, elles ont été congées jusqu'ici à la foire de Libramont. Le muffin aux myrtilles, c'est voilà. validé. Elles Vous ont avez... un bon goût de, de myrtilles, même si elles ont été congelées, on sent encore bien le goût. Elles sont ouais. mmh. bah, ce serait embêtant que ça goûte l'abricot, quand même. Hein. <rire> Vous avez apporté autre chose, Gwen Oui, alors on a aussi préparé avec des restes de poulet. donc il y avait un poulet de la veille qui était cuit, il restait un peu trop de poulet. Eh bien, on en a on a fait des petits cubes et on les a intégrés dans un cake au poulet. Avec donc là aussi on a pas laissé traîner le poulet trop longtemps ah non. Mais juste celui du, de, de la veille hein. Voilà celui de la veille Conservé au frigo évidemment hein. Pas conservé à 26 degrés dans la voire de Libramont en plein soleil Mais au frigo Et puis évidemment mmh. on revalorise On recuit avec un œuf, de la farine, de l'estragon Et ça fait un cake au poulet C'est super bon alors stratégiquement on aurait dû commencer par le salé avant le sucré Mais sinon c'est super bon vraiment Marion ah, un je avis Je confirme c'est un délice, un délice. Ah, ouais. Et donc on pense pas toujours On se dit il reste un petit peu de poulet on va, va peut-être le jeter Bah non on peut le réutiliser C'est ce qu'on apprend Entre autres, Ici euh, à cette foire de Libramont. C'est jusqu'à lundi que vous pouvez venir rendre visite à Gwen sur euh, le stand de l'IPEA, l'Institut Provincial d'Enseignement Agronomique. Merci beaucoup Gwen d'être passé euh, ici dans l'émission. Avec plaisir, on vous accueille avec plaisir sur notre stand. Eh ben voilà. Ce et sont le... les élèves qui font les animations, ça c'est quand même important. De le eh dire. Justement, ça a été facile d'avoir des élèves pendant les vacances parce que normalement ils se reposent. Oui, alors on, on est quand même ici une bonne équipe de professeurs et d'élèves à se relayer pendant quatre jours et ils sont effectivement motivés, ils sont tout à fait volontaires de nous accompagner. Il y en a même qui sont revenus depuis la n'est passé parce que l'an passé ils se sont tellement plu ah que vraiment ils top. voulaient le revivre l'expérience Voilà, des profs qui veulent démarrer l'année enfin des élèves qui veulent démarrer l'année avec des bons points j'ai l'impression, merci Gwen et euh, bonne foire agricole de Libramont. dans un instant on va parler de sport et puis on reviendra sur tout ce qu'il y a à faire ici à la foire de Libramont avec une petite surprise qui arrive en studio dans quelques minutes, ce sera à suivre en Facebook live sur la page 5 à 7 via Cité RTBF on parlera de notre porte-drapeau aux Jeux Olympiques de Rio juste après ça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 Bonjour, c'est la Voix de Semaine. On est ravis de vous revoir pour le Beau Vélo de Ravel. On vous donne rendez-vous le 23 juillet à Nivelle, en première partie de Natacha Saint-Pierre. N'hésitez pas à venir chanter avec nous. Le Showcase du Beau Vélo de Ravel, ce samedi 23 juillet à Nivelle. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance.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 5 à 7 depuis la foire de Libramont, et on va parler d'un espace caresse dans quelques minutes. Alors vous emballez pas, il est question de caresse d'animaux. Je ne veux pas euh, tout de suite qu'il y ait n'importe quoi qui se passe ici. On va en reparler dans quelques minutes. Avant ça, on parle de sport avec vous Arnaud Montero. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Cyril. Quand je vous dis drapeau belge, est-ce que votre cœur vibre, palpite Est-ce que sûr. votre fibre patriotique joue la lambada Évidemment Bon, je vous pose la question carrière, le Premier ministre canadien Justin Trudeau en personne a dévoilé en grande pompe le porte-drapeau de son pays aux Jeux Olympiques. Il s'agit de la gymnaste Rosie McLennan, elle a été présentée à la foule. McLennan, ça vous dit sans doute rien, elle fait du trampoline en fait, elle a remporté la médaille d'or il y a quatre ans aux Jeux de Londres. Et euh, je vais vous poser une question. Oui, allez-y. Normalement, ce que vous devez me poser comme question, c'est est-ce que euh, les médailles d'or sont un critère pour devenir porte-drapeau C'est ça que vous allez oui. me poser Et comme bah, question C'est ce que je voulais vous dire. Mais Je suis perturbé parce qu'il y a des animaux qui sont en train de rentrer en studio, mais on va y revenir dans un instant. Je vais répondre à cette question. Euh... Mais en fait, ça, <rire> dépend, ça dépend des pays, Cyril. Chez nous, on ne connaît pas encore le porte-drapeau. On ne le saura sans doute qu'à la veille des jeux, mais on connaît en tout cas les critères de sélection. Et effectivement, la médaille est un des critères du comité olympique interfédéral belge, mais ce n'est pas le seul critère chez nous. On prend aussi en compte le nombre de participations aux Jeux et surtout le moment où l'athlète en fait, rentre en compétition. <rire> Car le pourquoi tous les athlètes participent pas à la cérémonie ben, Car mine de rien, la cérémonie, c'est très très long, Cyril. C'est pire que d'être à la foire du Libramont Non, non je rigole. Ça dure <rire> plus de trois heures, cette cérémonie. Mais c'est encore pire pour le porte-drapeau. Il doit être présent au stade olympique pendant 7 ou 8 heures avant le début de la cérémonie. Donc si vous avez une compétition le lendemain, c'est impossible d'y être à cette cérémonie. Par exemple, en 2004, Justine Hénin, elle, elle était la porte-drapeau toute désignée pour la Belgique. Mais comme elle jouait le lendemain de la cérémonie, c'est Jean-Michel Sèvres finalement qui a pris sa place en tant que porte-drapeau. Et heureusement, finalement, car Justine Hénin, au final de ses Jeux olympiques d'Athènes en 2004, elle a décroché la médaille d'or. Alors Justine Hénin, Jean-Michel Sèvres je suppose qu'un des critères aussi c'est le fait d'être un grand nom du sport quand même. Ben oui c'est le cas en Espagne par exemple, l'Espagne qui a choisi Rafael Nadal il y a plusieurs mois déjà avant même que l'on ne sache s'il était sélectionné ou non pour ces Jeux Olympiques et la Rafa euh, semble de se moquer de quand il joue, il devait être drapeau déjà en 2012 mais il a dû renoncer pour blessure et justement c'est parfois dangereux de désigner son porte-drapeau trop longtemps à l'avance, euh, par exemple au Danemark on a opté pour la joueuse de tennis Caroline Wozniacki mais les est au bras gauche, elle risque d'être forfait pour ces Jeux Olympiques est-ce que ce système de désignation est pareil dans tous les pays Ben non le système vient par exemple tout juste de changer en france là il y a neuf candidats potentiels qui se dégagent sur les 398 athlètes français on retrouve parmi ces candidats ces neuf candidats le judo Riner évidemment la star de la nba tony parker et l'athlète le saut celui qui fait du saut à la perche Renaud Lavilloni. le processus d'élection implique maintenant les sportifs eux- mêmes en france en fait ce sont les Sportifs eux-mêmes qui désignent chacune des 27 fédérations représentées aux Jeux Olympiques de Rio désigne 200 ambassadeurs, un homme et une femme qualifiés ou qualifiés pour les Jeux. C'est eux qui voteront pour réélire l'athlète qui les emmènera le 5 août lors de cette fameuse cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Un drapeau qui peut être donc lourd à porter. Ah Oui, ça c'est clair, en espérant que ce ne soit pas le cas en Belgique, car en France, il y a une petite malédiction autour de ce porteur de drapeau. On rappellera que les trois derniers tricolores à avoir porté ce drapeau français, Laura Flessel, Tony Estanguet et Jackson Richardson, étaient tous partis sans médaille, alors qu'ils étaient à la base favoris dans leurs différentes disciplines. Eh ben merci de nous avoir parlé de ce porte-drapeau, ces porte-drapeaux aux Jeux Olympiques. Avec plaisir Arnaud, vous savez ce qui est arrivé en studio pendant que vous étiez en train de parler Il y a des animaux qui sont arrivés ou quoi Alors, Alors, il a des animaux, arrive. effectivement. Alors il y, y a des surprises, je vous parle déjà d'un lapin, il y a un lapin qui est installé <rire> tranquillement devant un micro, et puis il y a d'autres bêtes, on en reparle <rire> juste après une toute petite pause. Merci Arnaud, à tout à l'heure pour le journal des sports.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 Meubles. 4000 mètres carrés d'exposition. Un choix énorme en salon, salle à manger, studio jeune, chambre à coucher et literie dans les plus grandes marques. Venez aussi découvrir notre superbe département des meubles granges. JC -Meubles. meubles, chaussée de ton au recours. Cinq secondes. Ce n'est pas assez. Ce morceau, en entier, passe bientôt sur vivacité. Fred, qu'est-ce qui est rouge, ultra rapide et super économique euh, Ma prochaine voiture. Mais non,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 Un 5 à 7 en direct sur vivacité comme tous les jours, mais en direct de la Foire de Libramont. Et ça, c'est pas comme tous les jours, c'est une fois par an. Et vous, vous avez l'occasion jusqu'à lundi de venir découvrir ce monde agricole avec des choses passionnantes et un nouvel espace cette année ici sur la Foire de Libramont. C'est l'espace Caresse. Et alors, c'est les enfants et toute la famille qui vont pouvoir aller caresser des animaux. Euh, je vais accueillir Christian Pépinster Vous êtes professeur à l'école d'agronomie de Ciné responsable de cet espace Caresse ici euh, à la Foire de Libramont. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes pas venu tout seul. Euh, on, on va parler de, de, de des autres invités dans ce studio dans un instant. Mais un mot sur cet espace caresse. C'est hyper sympa pour les enfants de pouvoir venir justement toucher les, les, les animaux. Il y en a plein qui n'ont pas l'occasion de le faire le reste de l'année. Oui, je pense euh, ce projet euh, résulte d'une synergie entre la Foire de Libramont et l'École Provinciale d'Agriculture et des Sciences de Ciné où le souhait était de mettre à portée des enfants, donc des animaux, les animaux de la ferme, les animaux de la basse-cour, pour qu'ils puissent les toucher et, euh, et pour avoir une complicité hein, avec ça. eux. Généralement, ils voient ça derrière des clôtures, ils voient ça dans des bâtiments, ils n'ont pas souvent l'accès. Quand vous les voyez se balader dans la foire ici, ben ils sont avec des parents, et ils ne voient pas grand-chose finalement. Oui. Ici, ils sont directement au cœur de la ferme. Ils peuvent, euh, voilà, les, fermes, ils peuvent les caresser. Non, les enfants sont contents, mais les animaux Sont oh, aussi, les, anim euh. les animaux sont contents aussi. Regardez le lapin qui est y devant moi. Oh, il s'appelle ce petit lapin. Il a un nom. Ah, Il faut demander à maîtresse. Repas numéro 4. Voilà, exactement. <rire> non, non, non. Lapin, non, oh, non. Il n'a pas de nom, malheureusement. Il va rester, enfin, euh, pas sur la foire tout le temps, mais il, il est destiné à quoi ce petit lapin Bah plus tard, pour l'alimentation. Ah oui, donc on va vraiment le manger. Oui, quoi. Voilà. Oui. Il ne le sait pas encore. Il le regarde avec ses beaux yeux. C'est à sur la page Facebook. D'ailleurs, il y a un Facebook Live en ce moment sur la page 5 à 7 vivacité RTBF. Allez faire un tour. Regardez ce petit lapin qui ne sait pas qu'il terminera dans un four, peut-être. Mais ça, on ne le dit pas aux enfants quand ils viennent sur votre stand On leur dit. Si, on leur dit. Oui, on leur... oui, n'a pas à le cacher. Les animaux sont quand même à la base de l'alimentation. Mais bon... Non, on leur explique. Et, et ils sont choqués, le... non pas, Ça leur normal les, Ça ne les perturbe pas. Non savez, bah Alors tant le, mieux. Le problème, c'est que quand vous voyez un petit poussin d'un jour, tout le monde s'attendrit. Mais ouais. quand on voit un poulet euh, de 70 jours bon à tuer, il n'y a plus personne qui s'attendrit. <rire> tout le monde a faim. T'sais. On veut le poulet. Euh, quel, quel type d'animaux Quelles sont les, les différentes sortes d'animaux qu'on peut venir euh, caresser sur votre espace ah bah, Nous avons des poneys Shetland. Comme alors vous... justement, que vous avez apporté aussi. Voilà. Euh, mère et fille. Mère et C'est tout mignon Vraiment si vous avez deux secondes Allez faire un tour sur la page Facebook Pour suivre ça en live 5 à 7 vivacité RTBF Ils sont magnifiques Et on peut faire un petit tour Avec eux dans le studio alors On peut, on oui, peut, bon, on peut les balader oui, Ils aiment hein. bien se promener Comme ça ils se dégourdissent les pattes Un petit peu Et, et, et on suit ça Donc il y a les poneys Allez voir Il y a les lapins Il y a les lapins Il y a les animaux de la basse-cour Il y a toute une série de races de poules les plus diverses, des poules même sans plumes. Parce que Il y a nègres... des poules très drôles qui ont l'air complètement décoiffées, genre voilà. on vient de les réveiller en pleine nuit. Ah oui, vous avez, vous avez des nègres soies qui, qui sont couvertes d'un duvet, vous avez une dinde, ouais. vous avez des moutons, vous avez des chèvres naines qui ont énormément de succès. Elles sont toutes mignonnes vos chèvres naines. Et alors, euh, nous avons des éclosions tous les jours C'est vrai de, de, de Ah vous pôle. êtes venu avec des œufs alors nous avons, nous avons des couveuses qui sont à Libramont depuis le 30 euh, juin ouais. et nous avons prévu le coup pour que chaque jour naissent des poussins. Ah bah ça c'est mignon. Ce qui fait aussi le succès au niveau des enfants. Et donc tout ça c'est à venir euh, voir sur, sur votre espace Absolument. Vous êtes venu avec des élèves qui tout au long de l'année euh, côtoient des animaux. Voilà, nous sommes venus avec des élèves euh, de l'école à qui nous avons proposé le projet et des professeurs parce que, bon, euh, l'encadrement est là, et nous avons eu beaucoup de succès avec euh, une vingtaine de professeurs et une vingtaine d'étudiants qui sont là, Euh, des professeurs de cours techniques et des, cours, des professeurs de cours généraux et alors il y a, y a peut-être euh, des futurs euh, agriculteurs ou, ou en tout cas des futurs euh, élèves de votre école qui sont en train d'écouter Vivacité quand on vient euh, à, à votre école donc l'école d'agronomie de, de Ciney, c'est pour devenir quoi plus tard Oh l'école offre euh, beaucoup de possibilités à ce niveau là euh... On parle d'école agricole. Oui, nous avons une section agricole. Donc, nous avons sec des sections de qualification agricole, section de professionnels, professionnels mécaniques agricoles. Nous avons une section environnement. Nous ouvrons à partir du mois de septembre une section de... des industries agroalimentaires. D'accord. Euh, nous avons une section horticole, je pense. Oui, je pense que. Il y a tout ce qu'il faut. Oh, Il voilà. y a tout ce qu'il faut. Et nous avons également une section générale, donc section sciences et sciences agronomiques. Ah bah ça, c ça, ça, ça doit être compliqué Non Non pas, non, non ça, <rire> ça, ça, ça ça roule Il y a le mot science qui fait peur quand même S'il vous plaît Il y a le mot science qui peut faire peur Non, ça va, c'est facile Non, il n'y a aucun souci Ok Donc, ah bah, si... vous faites Les humanités générales Vous avez la science aussi La science économique Oui, y justement C'est compliqué <rire> Merci beaucoup euh, Christian Pépincer D'être passé ici euh, dans, dans, le, dans le studio euh, D'être venu avec euh, les animaux euh, Vous pouvez voir tout ça Sur la page Facebook 5 à 7, via Cité, RTBF Et mieux que de le voir sur Facebook C'est de venir le voir ici En vrai Et vous serez accueilli Par des passionnés Parce que c'est ça Qu'on trouve sur votre stand Christian oui. C'est toute une équipe Qui a envie de partager Cet amour des animaux Du métier Voilà Eh ben n'hésitez pas à venir faire un tour la foire de Libramont. C'est jusqu'à euh, lundi ici à Libramont forcément sinon elle porterait un autre nom. Euh, ben on va les vous laisser repartir avec euh, avec votre mini ferme. Merci. Euh, ça va ils n'ont pas fait de dégâts, ils n'ont pas fait euh, un petit pipi. -piller. On espère vous laisser un souvenir mais oui. non ils sont bien éduqués. Ben je vous avoue que pour les suivants ce serait un chouette petit cadeau et je ne le dirai pas. Si jamais ça arrive avant ça la porte sortie, je ne dirai rien. Ben oui bah voilà c'est ça c'est ce qu'on dira aux autres. Merci d'être passé en tout cas dans, dans ce 5 à 7, 5 à 7 qui continue en direct de Libramont. Dans quelques minutes, on parlera des vache qu'on peut avoir dans son assiette parce que quand vous achetez un morceau de viande au magasin vous dites peut-être bah oui bah j'achète au hasard ou ouais, ben attention il y a plein de races il faut faire gaffe il faut pas acheter n'importe quoi on en parle dans quelques minutes sur vivacité dans ce 5 casette toujours en direct de Libramont. avant ça on va faire un point sur la météo Dominique ça dit quoi cette météo ça dit que ce soir et cette nuit des averses localement orageuses vont remonter de France le sud-est du pays sera toujours plus concerné mais il n'est pas exclu qu'une averse remonte jusque dans le centre à l'ouest le temps restera plus sec minima 14 à 18 degrés Demain Encore deux orages sur l'est du pays. L'après-midi, averse orageuse. Aussi, ciel dégagé par région. 22 à 25 degrés en douceur pour les températures. Viva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 Vous écoutez Vivacité, il est 18h. Une nouvelle assurance en Wallonie, l'assurance autonomie, obligatoire à partir de l'année prochaine. 50 euros par an pour être couvert en cas de pépin ou d'accident, les explications dans un instant. Des caméras embarquées sur les policiers, ça existe déjà, mais à présent ça pourrait être généralisé et réglementé. Le ministre de l'Intérieur, Yann Yombon, a déposé un avant-projet de loi dans ce sens. Et puis festival de chute aujourd'hui au Tour de France Celui qui est arrivé le premier sans encombre Au bout de cette 19 e étape C'est le français Romain Bardet Arnaud Montero nous en parlera dans le journal des sports Le journal sur Vivacité c'est avec Justine Hermans Bonsoir Justine Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Une cotisation obligatoire de 50 euros par an pour tous, pour offrir des services à domicile à ceux qui en ont besoin. Des seniors isolés et diminués ou des plus jeunes malades ou victimes d'un accident. Voilà les grands principes de la nouvelle assurance autonomie que le gouvernement Wallon entend lancer l'an prochain. Plus de détails avec ce reportage de Rudy Hermans. De plus en plus de personnes vivent de plus en plus longtemps chez elles, comme cette dame. Oui, ça va Pourtant très dépendante des autres. J'ai fait une trop -bosse. Mais qui n'a pas été placée. Parce que j'aime bien mon, mon domicile. Et qui reçoit de l'aide chaque jour. Me faire à manger. Me laver. Anne Gérard est infirmière à domicile. Il y a les aides ménagères, les aides familiales, les infirmières évidemment, les kinés. C'est tout un ensemble, de, une équipe pluridisciplinaire qui intervient avec l'aide évidemment du médecin traitant. Des services qu'il faudrait développer, selon elle, car la demande est là. Il faut qu'il y ait plus d'aide, que ce soit financier ou, ou, je veux dire, matériel, quoi, infirmière plus de possibilités qu'on puisse intervenir. C'est la principale raison d'être de cette assurance autonomie. Selon les projections du gouvernement régional, environ 2 millions de wallons cotiseront 50 euros par an via leur mutuelle et plus de 100 000 bénéficiaires malades ou victimes d'un accident pourraient solliciter cette caisse pour des aides, principalement à domicile. Des seniors, bien sûr, mais aussi des plus jeunes, sans limite d'âge, car tout le monde peut être victime des aléas de la vie et devenir dépendant temporairement. Ou définitivement Les policiers pourraient bientôt filmer leurs interventions à l'aide d'une caméra embarquée. Le ministre de l'Intérieur, Yann Yombon, a déposé un avant-projet de loi dans ce sens. Le gouvernement fédéral veut s'adapter aux évolutions technologiques et aux besoins en matière de sécurité publique, Dominique Delal. Oui, si ce projet global est finalement voté au Parlement, le policier pourra actionner une caméra portée en pendentif comme aux états unis Au nom du gouvernement fédéral, Yann Yambon, le ministre de l'Intérieur, y voit un premier avantage, détecter une éventuelle erreur, une éventuelle bavure. On a souvent des problèmes où on dit le policier a provoqué. Maintenant avec le bodycam, on peut revoir les images et interpréter si le policier a en effet fait une erreur ou pas. Second avantage selon Yann Yambon, avec cette caméra sur le corps, cette bodycam, les policiers protégés. S'ils utilisent leur bodycam, ils doivent le dire dans une intervention et donc ça veut dire à ce moment-là, les criminels savent que tout est filmé. Donc je pense que ça c'est bon pour la protection des policiers. Les policiers eux-mêmes semblent partager quelquefois, ils préfèrent des interventions ou des interpellations sous le signe de l'anonymat afin de ne pas être la cible d'éventuelles représailles, de l'entourage, de l'individu interpellé ou arrêté. Les syndicats policiers et la commission de la protection de la vie privée ont été consultés dans le cadre de ce projet de révision de loi sur les caméras de surveillance. En France, Christine Lagarde, la directrice du FMI, le Fonds monétaire international, est renvoyée devant la Cour de justice de la République. Ce qui lui est reproché, c'est de la négligence dans l'affaire Tapi lorsqu'elle était ministre des Finances. À l'époque, elle avait demandé une procédure d'arbitrage dans ce dossier. L'État français avait alors finalement dû verser une indemnité de plus de 400 millions d'euros à Bernard Tapi. La justice reproche à Christine Lagarde de ne pas avoir introduit de recours contre cette décision, elle risque un an de prison et 15 000 euros d'amende. En Turquie, le tourisme ne vit pas de beaux jours après les différents attentats et le coup d'État manqué de la semaine dernière. L'OMT, l'Organisation Mondiale du Tourisme, veut donner un coup de pouce au pays pour relancer son secteur touristique avec des conseils de stratégie et de marketing. Des costumes et des foulards de toutes les couleurs Des conversations dans toutes les langues Des chants et des danses sur toutes les places du centre-ville de Namur Vous ne pouvez pas la manquer si vous passez par là La 53 e édition de l'Européade a commencé Le festival du folklore européen Monica Wachter s'est promenée dans les rues de la capitale Wallonne Tchèque, Allemand ou Portugais, Namur est polyglotte ce week-end Polyglotte et fraternel, Hervé Mio du Comité international de l'Européade. Alors l'âme de l'Européade, c'est l'Européade des cœurs. en fait. Nous souhaitons faire partager de tout cœur, dans une ambiance d'amitié, notre idéal qui est la sauvegarde de notre tradition. Qu'est-ce que vous en pensez J'ai jamais entendu des musiques tchécoslovaques, c'est très très chouette. Une place plus loin, c'est un groupe espagnol. Je découvre ça avec beaucoup d'enthousiasme, c'est chouette. Le folklore, ça vous séduit encore Ah ouais, ouais, ouais, j'aime beaucoup. Euh, je me rends compte que d'ailleurs, je ne connais pas très bien même le folklore de mon propre pays. Et puis là, on part en Europe, c'est chouette, c'est vraiment sympa. quest ce qui vous plaît dans le folklore Aussi bien jeune que plus âgé, euh, tout le monde dans ensemble. Qu'est-ce qu que vous en pensez Mais C'est sympa. Maintenant, on se sent quand même un peu éloigné de tout ça, je trouve. C'est beaucoup de personnes plus âgées. Enfin, C'est gai de voir aussi qu'il les... y, qu y a des troupes d'enfants que la relève arrive mais euh, nos enfants sont très loin de tout ça en fait. Qu'est-ce que tu en penses euh, Que c'est très beau et c'est très bien fait. Tu le ferais bien toi-même euh, Je crois pas. <rire> Voilà l'Européade, si vous souhaitez en profiter, c'est encore jusqu'à dimanche soir dans les rues de Namur. Et un autre événement incontournable pour beaucoup, c'est la foire agricole de Libramont. Elle a commencé ce matin, plus de 20 000 personnes sont attendues jusqu'à lundi. Et cette année, le thème c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Merci Justine pour ce journal Justement on est encore en train ici avec l'équipe En direct de Libramont de, de manger les quais Qu'on nous a apportés euh, en rapport avec le gaspillage alimentaire Il faudra avec tout du, manger du alors ben, Oui c'est le concept, on n'a pas le droit de gaspiller Donc il faut tout manger, il faut tout boire Et il y a des choses à manger et à boire, il y en a ici sur la foire Profitez bien euh, Merci. Eh ben, vous inquiétez pas, on s'en occupe Merci Justine pour ce journal Dans un instant le journal des sports Et tout de suite on fait un point RTBF mobile info Comment ça se passe sur les routes à 18h07 Eh bien écoutez Cyril, on n'a pas de, de trop gros problèmes, on a juste 10 minutes perdues pour aller, c'est plutôt vers la France si vous prenez le 19 Mons-Valenciennes, ça ralentit d'autres âges à Anzy, mais ça va beaucoup mieux que pendant la journée, cette fin de journée est beaucoup plus calme nous avons aussi 10 minutes perdues entre Sarlespa et Poller suite aux travaux sur le 42 Baptiste-Prume et puis sur le ring de Bruxelles, eh bien ça ralentit un petit peu suite aux travaux à Forêt dans les deux sens, que ce soit vers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 Bonsoir tout le monde, la France la tient, sa victoire sur le tour. Mieux même, le vainqueur du jour, Romain Bardet, est le nouveau dauphin de Chris Froome au classement général. Un maillot jaune égratiné par une chute. Alors, pour débriefer cette belle étape dans les Alpes, la 19e dans ce tour de France, on retrouve sur la ligne d'arrivée à Saint-Gervais-Mont-Blanc Samuel Grulois et son consultant Cyril Saugrin. Bonsoir messieurs. Bonsoir. bonsoir, bonsoir Arnaud, ça devait bien barder un jour sur ce tour, et eh bien ça a bardé aujourd'hui, Romain Bardet a sonné la charge en revenant sur l'homme de tête rue Costa et en le laissant sur place à 6 km de l'arrivée. L'Auvergnat a pris beaucoup de risques dans la descente technique de Domancy, dans la route, de son équipier Cherrel. D'autres sont tombés aujourd'hui, dont Froome, on y reviendra, mais pas lui, pas Bardet, le coureur d'AG2R qui offre à la France sa première victoire d'étape sur ce Tour 2016. Quasi un an jour pour jour après son succès à Saint-Jean-de-Maurienne. C'était le 23 juillet 2015, Nous sommes, je vous le rappelle, le 22 juillet 2016. Il en profite aussi pour gagner trois places au classement général. Il est désormais deuxième, ça sent bon le podium pour lui, même s'il pensait d'abord à l'étape. Je pensais qu'au général et puis quand j'ai réussi à lâcher Costa, je me suis dit, allez, peu importe le général, maintenant tu gagnes l'étape et ton tour sera réussi, je suis deuxième général et vainqueur d'étape, c'est j'ai pas les mots quel beau sourire tout à l'impro en quelque sorte vous, vous disiez hors micro pas d'ardoisière euh, c'était un peu le bazar sur la fin il a fallu faire ça à l'instinct quoi je savais pas du tout combien j'avais d'avance mais alors vraiment pas du tout j'ai simplement dit euh, quand on a vu la pluie en désaisie, euh, Mika m'a dit l'arrivée elle est euh, en haut de la côte de Domancy si on fait la descente il euh, faut faire un truc de fou j'ai dit ouais t'as raison l'arrivée pour nous elle est en haut de Domancy on sprint en haut et on fait la descente à fond on a fait les écarts, euh, un bon écart là. Et derrière, dans la montée, je savais que je pouvais me maintenir l'écart. Mais je réalise pas, je, je réalise pas du tout là. Cyril Sogrin, on l'a parfois dit avec taquinerie dans ce Tour de France, vous êtes français quand même. Cette première victoire française sur le Tour de France, elle fait du bien parce que, imaginez un Tour de France sans victoire française. La cata. Ouais, ouais, la cata, en tous les cas, c'est arrivé très peu de fois. Mais c'est vrai qu'on commençait à se poser des questions, même si on imaginait avec... Euh, Un Romain Bardet qui avait pour objectif d'essayer de, de réintégrer le, le, pardon, le, le podium, la volonté de passer à l'offensive. Il a couru un peu contre nature, il l'a déjà dit, en étant très sur la défensive, en attentiste tout au long de ce Tour de France. Là aujourd'hui, il y a eu une opportunité. Il y avait de la pluie, une descente technique, un équipier qui l'a aussi, euh, qui lui a poussé à aller faire cette, euh, cette attaque. Et en tous les cas, c'est un beau geste d'offensive qui le mène vers une victoire d'étape et un replacement au classement général. Donc oui, chapeau pour cette attitude aujourd'hui. Alors je le disais avant l'interview de Bardet, de nombreux coureurs sont tombés aujourd'hui sur les routes de Haute-Savoie, rendues glissantes par la pluie. Dumoulin et Navarro ont été contraints à l'abandon. mont -Lema a terminé, mais il a perdu aujourd'hui et Christopher Froome a limité la casse au propre comme au figuré en tombant à 11 km de l'arrivée maillot jaune déchiré coup de droit en sang la britannique est directement remontée sur le vélo de son équipier Geraint G Thomas sur lequel il a fini l'étape bien aidé donc par un autre équipier Wout Pools qu'il a d'ailleurs remercié avec une certaine émotion ça se voyait une fois la ligne franchie voici son directeur sportif chez Sky Nicolas Portal on essaie de revenir, je pensais revenir avant le pied de la dernière bosse pour lui donner son vélo, mais euh, c'était trop tard, quoi. donc il a fait toute la montée avec le vélo de Jay, donc ce n'est pas, pas les mêmes réglages, le guidon et tout, mais bon, il a dit écoute, je continue de la montée euh, comme ça avec le de Jay, après c'est vrai que ça n'a pas été évident pour savoir le, le temps entre euh, Bardet et tout ça, mais bon, pour nous l'idéal, l'idée c'est juste que de, de rallier l'arrivée en perdant le de temps possible. Alors, il faut se dire qu'il euh, avait 4 minutes d'avance, donc euh, voilà, il ne fallait pas non plus euh, paniquer quoi. Froome soulagé, mais un peu refroidi quand même. C'est vrai qu'il ne fait pas chaud ici en altitude. Il a d'ailleurs préféré s'abstenir d'interview après la course. Il n'a cédé, Christopher Froome que 10 secondes finalement à Quintana et à Roux et il a même repris une vingtaine de secondes à Porte qui a attaqué et à Ayets le maillot blanc et donc finalement malgré cette grosse frayeur Froome est gagnant ce soir ce matin il comptait 3 minutes 52 d'avance sur son dauphin qui était à l'époque Mollema, ce soir il en compte 4-11 sur Bardet voici d'ailleurs le nouveau classement général, premier Froome deuxième Bardet qui gagne 3 places à 4 minutes 11, troisième il monte sur le podium provisoire Nairo qui Il gagne une place 4 minutes 27. 4 e il perd une place. Le maillot blanc. Yates 4 minutes 36. 5e, il gagne une place. Richie Porte à 5 minutes 17. Sixième, Arrou 7 e Valverde. 8e, Mentiès. 9e, Martin. Et 10e, parce qu'on veut citer son nom, le malheureux Bokemolema, qui perd 8 places au classement général. Il était deuxième ce matin. Cyril Sogrin, quand on entend et quand on égrène ses noms et ses chiffres, effectivement, Froome, finalement, mais il est gagnant aujourd'hui. Oui Froum est gagnant il partait comme on l'a dit ce matin avec 3.52 sur son dauphin et ce soir dans une étape où on pense qu'il a perdu euh, il se retrouve avec 4.11 mais attention je, on, on pense quand même qu'il euh, peut avoir été mis en difficulté parce qu'on sait que les lendemains de chute sont toujours difficiles on ne connaît pas euh, l'étendue des séquelles de cette chute il est reparti assez vite, il est quand même bien marqué euh, on pourrait assister demain à une étape où il est pas trop bien, euh, il se sentirait probablement de, de ses chutes, donc euh, un lendemain de chute c'est toujours très compliqué à aborder on peut pas dire oui je vais aller bien, non je vais pas aller bien ce soir on a très peu d'infos sur cette euh, sur cette chute, pourquoi n'est-il pas venu aux interviews, ce qui est logique, après une journée qui a été quand même difficile, marquée et puis, quand on revient un petit peu en arrière, on se dit mais À quel moment Froome a été Il y a une prise de risque de la part de Froome parce qu'il semble tomber avec Vincenzo Nibali pour essayer de revenir dans la roue certainement d'un Bardet et d'un Cherrel alors qu'il y avait des équipiers avec lui. Était-il nécessaire de faire l'effort à ce moment-là dans un endroit dangereux ah, Si avec le recul on verra bien mais c'est peut-être un endroit où il a marqué une petite erreur sur ce Tour de France, lui qui a été si juste depuis le début. Et on verra évidemment l'état des séquelles et l'état de santé de Christopher Froome demain, même si a priori, Il a bel et bien limité la casse, je le disais, au propre comme au figuré. Demain, avant-dernière étape de ce Tour de France, la dernière dans les Alpes entre Megève et Morzine avec quelques fameux cols encore en perspective et notamment le col de Jouplane qui sera le dernier col hors catégorie de ce Tour de France. Merci beaucoup Samuel Grillois en direct donc, de Saint-Gervais-Montblanc. On vous retrouve effectivement demain pour l'avant-dernière étape de ce Tour de France. Le Tour de Wallonie, lui, démarre demain. Première étape entre Charleroi et Metz. Et si vous voyez les coureurs passer dans votre rue. Je vous préviens, vous allez avoir l'impression que le peloton du Tour de Wallonie est tout petit en comparaison avec celui du Tour de France. Et vous aurez parfaitement raison. Sur le Tour, il y a 198 coureurs au départ sur le Tour de Wallonie. Il n'y en a que 140. Christophe Brandt, organisateur de la course wallonne, nous explique pourquoi. Avoir 200 coureurs sur la route dans certaines régions, ça ne pose pas de problème. Je veux dire, si on est dans la... Au fond, au fond de la province de Luxembourg ou même au fin fond de la province de, du Hainaut, ce n'est pas vraiment un problème. Maintenant, quand on est dans un, un environnement plus urbain, ça pose quand même beaucoup de problèmes parce que qu'il y a beaucoup d'obstacles qui ne sont pas des obstacles naturels et qui représentent vraiment un danger pour les coureurs. Donc, euh, on, on a misé sur 140 coureurs. Je pense que c'est un peloton qu'on peut... Euh, facilement bien encadré et sécurisé donc euh, normalement pas trop de problèmes pour cela et on ne va pas dans des, des chiffres de, de 200 coureurs où là ça devient difficile pour la sécurité de, de bien vraiment euh, maîtriser tous les paramètres. Christophe Brant, l'un des organisateurs du Tour de Wallonie est au micro de Luciano Arcangeli. La sécurité un thème récurrent dans le cyclisme qui a fait une victime de plus. Jesse Sergent raccroche le vélo. Le Néo-Zélandais a été percuté par une voiture de l'organisation du Tour des Flandres en 2015. Le coureur ne s'est jamais remis d'une fracture complexe de la clavicule. Le football belge, lui, est en deuil. Yann Peters, ex-président de l'Union Belge, est décédé à l'âge de 82 ans. Yann Peters a été le patron de l'Union Belge entre 2001 et 2006, et une période avec des moments de joie, comme la Coupe du Monde 2002 et ce huitième de finale face au Brésil. Et puis, il y a eu des moments durs aussi, comme l'affaire des matchs truqués, l'affaire Zéounier. C'était l'époque aussi où les Diables Rouges n'arrivaient pas à se qualifier pour un grand tournoi. Pas d'Euro 2004, pas de Coupe du Monde 2004, 2006, de grosses déceptions donc. Mais à chaque fois, Yann Peters, le président, trouvait un moyen pour défendre les joueurs, jugés plus tôt. Nos chances pour aller en Allemagne sont devenues très très très minimes. Bien que nos joueurs ont fait de leur mieux, euh, aujourd'hui c'était apparemment pas leur jour. Notre rédaction tient à présenter évidemment ses plus sincères condoléances à la famille. Le monde du football, lui, continue à tourner. Et demain soir, c'est même la Super Coupe de Belgique entre le vainqueur de la Coupe et celui du championnat. Ce sera donc Standard Club de Bruges. Alors Cette rencontre tombe très tôt dans la saison, une semaine avant le début du championnat. Du coup, certains considèrent la Super Coupe comme un bon match amical, un bon match de préparation. Ce n'est pas le cas de Yannick Ferrara, l'entraîneur du Standard. On peut le prendre comme un dernier match de préparation avant le, avant le championnat, certes. N'empêche que, que, ce, que ce soit pour Bruges ou pour le Standard, le match de demain, il y a un titre au bout il euh, y, y aura un sentiment de revanche pour nous du 7-1 pris la saison dernière au mois d'août et il y aura un sentiment de revanche de leur côté à eux pour la, pour la défaite en finale de coupe contre nous donc quoi qu'on dise quoi que Michel dise, quoi que moi je dise il euh, y aura 11 gars contre 11 gars demain qui voudront tout faire pour gagner chacun Et, euh, et on verra un petit peu comment, comment ça se passera. Yannick Ferra, l'entraîneur du Standard, au micro ce matin de Michael Menten Standard Club de Bruges. La finale de la Coupe de Belgique, de la Super Coupe de Belgique, c'est demain à 20h45 à suivre, évidemment, en radio et en télé sur la RTBF. L'ex-joueur du Club de Bruges, Thomas Meunier, lui, s'est entraîné pour la première fois avec le Paris Saint-Germain. Vous pouvez voir des images de Meunier avec son nouveau maillot sur le site Sport de la RTBF. Et puis, dans le sens des arrivées, le Club de Bruges tient une nouvelle recrue, l'ailier Anthony Libon. B, ex-joueur de Genk, a signé un contrat de 4 ans avec Bruges. Jordan Lukaku, et là c'est officiel, a lui signé à l'Aladio Le Diable Rouge quitte Ostende pour un montant estimé à 5 millions d'euros. L'Angleterre, de son côté, l'équipe nationale connaît pour sa part son nouveau sélectionneur. Il s'agit de Sam Allardyce, L'entraîneur de Sunderland succède à Roy Oxon. Et puis le dopage colle au sport comme un papier collant sur un doigt. Difficile de s'en séparer après réanalyse. 45 nouveaux cas positifs ont été trouvés dans les échantillons des sportifs ayant disputé les Jeux Olympiques 2008 et 2012. Les techniques de détection évoluent. On peut donc trouver de nouveaux tricheurs a posteriori. Au total, sans qu'aucun nom ne soit dévoilé, le Comité International Olympique a déjà retrouvé 98 tricheurs. Les athlètes concernés n'iront pas aux Jeux de Rio. Vivacité. Le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Et puis Cyril, puisque vous êtes à la foire agricole de Libramont, oui. est-ce que vous savez que la Belgique envoie aussi des bêtes aux Jeux olympiques de Rio Eh ben Oui, je pense qu'en équitation, on n'est pas trop mauvais quand même. Exact, on envoie même 5 chevaux là-bas, des chevaux qui ont quand même une valeur euh, énorme. On parle d'un peu moins de 10 millions d'euros par, par cheval, donc on en envoie 5 là-bas. Et pour l'instant, ils sont en quarantaine pour éviter évidemment d'envoyer des virus là-bas à Rio. Ils sont en quarantaine et ils prendront l'avion avec les cavaliers le 7 août prochain. Eh bien, on leur souhaite plein de succès on parlera justement avec un cavalier alors pas qui va aux Jeux Olympiques mais qui est ici à Libramont parce qu'il y a aussi des concours de sauts d'obstacles on en parlera tout à l'heure avant 19h dans ce 5 à 7 merci beaucoup Arnaud et bonne soirée à vous Jusqu'à 19h 5 à 7 Émission depuis la foire de Libra on parlait aussi de quelque chose qui n'a rien à voir avec la foire tout à l'heure. Depuis aujourd'hui, on sait que c'est terminé. Les magnétoscopes ne sont plus fabriqués. Alors, vous êtes peut-être déjà passé au Blu-ray depuis longtemps, au DVD aussi, mais vous avez peut-être des souvenirs en cassette VHS à la maison que vous ne pourrez plus regarder du coup si votre magnétoscope tombe en panne puisqu'on ne fait plus les pièces pour le réparer. Je vous demande aujourd'hui par SMS de me dire quelle est le, la vidéo que vous avez le plus regardée. Alors, on nous dit Elliot le Dragon au 3063. Il y a un message qui parle de la grande vadrouille. Moi, c'est la grande vadrouille au moins... 40 fois, je me lasse pas. Je connais toutes les séquences et certains dialogues même et je connais très bien le petit aérodrome de la dernière séquence où on peut y faire des baptêmes de l'air. C'est Daniel de Bruxelles. Ah bah, vraiment un vrai fan, Daniel. Alors J'ai un film sur VHS avec Jacques Villeray intitulé Black, Mike, euh, Black Mic Mac que je n'arrête pas de rebobiner. La VHS, j'en ai plein. Euh, merci à vous et bonne soirée. C'est Duki Dalzenberg qui dit ça. Et bah, Continuez à me dire quel est, euh, quels sont les souvenirs, les vidéos que vous avez le plus regardées en VHS. Je peux poser la question à mon invité aussi qui est une une star ici sur le salon sur la foire de Libramont on va vous dire pourquoi dans un instant Michel vous avez des souvenirs en VHS vous le, le film le plus vieux film que vous avez regardé en VHS c'était quoi Oh, très peu, j'ai regardé les VHS, je regarde euh, pas mal en direct, en VHS c'est assez rare en fait, je regardais souvent en direct Ah ouais, directement, comme ça on, on s'embête pas, on doit pas rembobiner parce que ça, ça prend du on temps Ça en m'ennuie en fait Bah ouais, je, je, je beaucoup de temps. avec le DVD ça va bien plus vite On est en direct de la foire de Libramon et Michel Boré est mon invité cet après-midi, alors ici vous êtes une star Michel Mais non, pas une star, Mais si un peu connu parce qu'on fait un peu dans les écrans des télévés locales de Wally, c'est tout J'ai euh... fait quelques recettes de cuisine Vous êtes là avec énormément de viande ici sur sur la, la foire de Libramont. En gros, si on veut manger. La meilleure viande, on vient chez vous. Mais non, pas la meilleure, on a une bonne viande. Donc bah, on... En tout cas, on a le choix chez vous. En fait, Cyril, ça fait 20 ans qu'on vient à la foire humble. à bramons. On fait 20 ans qu'on fait à manger donc, au champ de foire à bramons, On y prend du plaisir, nous-mêmes, l'auberge de la ferme, d'être ici. Donc, on appelle le restaurant la ferme au champ. Et c'est très euh, agréable d'être chez vous. C'est juste à côté du studio de l'Université. Et donc, on s'est dit, bah, entre voisins, on va se faire plaisir, on va vous inviter. Et alors, le concept chez vous, il est assez original. C'est qu'il n'y euh, a pas une entrée pour aller au restaurant, mais c'est qu'il y a plusieurs entrées. On choisit l'entrée en fonction de La viande qu'on veut manger. C'est ça, en effet. Donc, on a une dizaine de sortes euh, de viandes neuf bovines et une porcine. Euh, la porcine, c'est les jambonneaux, de PQA à Malmédie, des porcs euh, typiquement wallons. Ah bah ça ça fait plaisir en plus de mettre des produits wallons en ah, avant, tout, ça, rien, pas le choix. tout vient d'ici absolument, ah bah ça, ça, ça c'est la règle chez Michel, ça doit venir de Wallonie comme à rocheo ça rigole pas, il faut que ça vienne de chez nous, <rire> et ça fait beaucoup de viande quand même sur, sur la foire de, de, de Libramont ben ici on va sortir quand même au moins 10 000 repas minimum, il faut qu'on les sorte pour pouvoir rentrer avec un peu de sous, sinon on ne va pas revenir hein. Ah bah, ça effectivement euh, et, mais du coup comment ça, ça se passe pour s'organiser est-ce que vous choisissez les vaches sur, le, sur la foire directement, vous les voyez marcher, vous dites tiens, celle-là demain on va la servir au barbecue Pas du tout, j'ai quand même un petit cœur encore où j'aime bien voir les animaux courir comme d'ailleurs encore une fois chez nous mais non, on a, donc on a une dizaine de sortes de races bovines, enfin neuf je le disais alors je peux les citer si vous voulez Bah oui, on y va et bien on a de la limousine parce qu'on en fait à Rochaud le, du taurion limousin donc c'est le taurion qui a 18 mois D'accord. alors on sert également, je lisais le taurion on sert le, pardon, le, le jambonneau de PQA à Malmédi, alors on sert également le blanc bleu de Bastogne Arden Beef mm -hmm. un label chez Dédric Verbiste, un abattoir verbiste Alors, on a également le blanc bleu qui s'appelle la bleue des Prés, qui vient de la région liégeoise, sur Aubelle. Ça s'appelle la bleue des Prés, c'est aussi un très bon label, c'est Equalis qui sort cette, ces animaux. D'accord. On a également le blanc bleu qui vient de Pondrome chez Bertrand Léonard. On a trois blancs bleus ici, en fait. Oui. Et à chaque fois, de la femelle. Et, et à chaque fois, des saveurs différentes, alors En effet, donc, c'est des, des cahiers de charges différents, avec un résultat final en termes de viande tout à fait différent. Et alors, on fait un petit clin d'œil à la France, avec la blonde d'Aquitaine. La Salers, la Charolaise, mais aussi, je le disais, on a aussi, c'est tout, trois sortes, trois sortes, trois sortes. Ah bah, et ça, c'est à venir goûter ici, euh, sur place à la foire de Libramont. Vous choisissez votre entrée en fonction du type de viande que vous voulez manger. Et comment on fait pour choisir si on ne s'y connaît pas Est-ce est que quelqu'un peut arriver chez vous en disant oh, Ouais, mais de toute façon, on peut choisir n'importe quelle entrée, c'est la même chose On a les grands classiques en termes de viande qu'on connaît dans nos, dans nos boucheries au, au quotidien. Ouais. Les blancs bleus, très souvent, un peu la limousine, plus, plus rarement la Salers. Donc il faut vraiment goûter chez nous les races plus touristiques qu'on rencontre moins souvent dans les dalles de boucherie. La salers, la blonde aquitaine, la charolaise par exemple qu'on peut déguster ici à vraiment volontiers. Et en bouche, il va se passer quoi alors Eh bien je t'ai apporté ici Cyril, tu vois c'est une assiette devant toi, il y a trois oui. morceaux. Ah Donc un morceau y a plus épais. Morceaux, Là c'est un, un pavé de Angus Beef ah, qui bon, vient à du Grand-Duché de Luxembourg. C'est la seule viande qui vient d'étranger chez nous. D'accord. Ce sont nos amis Grand-Ducos. Pas de avec eux, tout va bien. C'est de l'Angus Beef, c'est une race des animaux qui sont tout noirs, de la robe toute noire. Mm -hmm. C'est une viande qui est très rouge, avec un gras vraiment intrinsèque. sec. C'est une viande qui se grille facilement, qui colore facilement, qui a un beau. Tu vois qu'elle est bien brune là. Ah ouais, elle est magnifique. Y est dessus. Chien, ouais. Alors, on va vous mettre la photo d'ailleurs sur la page Facebook 5 cassettes via citer RTBF, comme ça vous pourrez voir ce que vous viendrez manger ici à Libramont. Alors juste devant, tu as une entrecôte de Holstein. Ouais. Donc on connaît l'Holstein pour, pour sa production laitière. La Holstein, la pie noire, la pie rouge, ou encore la normande, ces vaches laitières qu'on ont des gros pies, qui produisent 20 à 30 litres de lait. Quand c'est pas 40 tous les jours, mais elles ont aussi de la viande. Alors on peut les remettre en forme, on peut les, les nourrir en, fin, en fin de vie, j'ai envie de dire ainsi. Et alors on a une très bonne entrecôte qu'on peut maturer également. C'est des viandes qui sont propices à la maturation. Et ça c'est intéressant. Ici vous faites de la viande maturée ou pas Pas maturée. Pas maturée, mais c'est très bon aussi quand ça n'est pas. Très bon. En barbecue, c'est magnifique. Il y a un très bon gras autour. Il y a un beau cœur graisseux au milieu qui est magnifique. Et alors à côté, je t'ai apporté un morceau de blanc bleu parce que quand même, on a les bramons, ça rigole pas. Ah Il faut des blancs même. bleus. Alors là, c'est la blanc bleue qui vient de chez verbis c'est l'Arden Beef, quoi. C'est le label local locale ici, bien de chez nous. Alors, j'ai une goûteuse ici dans cette émission aujourd'hui. Eh eh Marion va pouvoir nous, nous, nous parler. Parce que si moi je le dis, si moi je goûte directement, euh, après on va dire oui, mais ça va, Cyril, il va toujours dire que c'est bon. Je voudrais juste que Marion goûte. Alors, est-ce qu'il faut commencer par une en particulier, Michel Non, euh, en, en, en termes de goût, euh, non, c'est bien. Elle a commencé par la c'est parfait. Voilà, la Holstein, Marion choisit bien. Je vais quand même goûter aussi, parce qu'on ne sait jamais qu'on ne soit pas d'accord. Et alors, elle pourra finir par l'angus qui a un peu plus de goût encore. Alors. Écoute, c'est une très bonne viande. Hein. Va vous alors mettre... ici on grille au charbon de bois Faut le dire C'est pas poêlé C'est pas cuit au beurre Ah mais justement C'est pas de un au gaz Alors c'est au charbon de bois Alors il faut laisser reposer la viande Après cuisson Oui Et alors Elle est bien juteuse est Je bon. confirme Excellent C'est bon ouais. Alors dessus Un peu de poivre Et pas de sel hein. Ah non c'est vrai ah Non que du poivre Le sel dirait que c'est salé Que légèrement peut-être Mais vraiment très peu okay. Mais c'est une viande qui a du goût hein. Ah c'est est le goût qu'elle a Parce que vraiment C'est une, une viande qui a énormément de goût là, Quand on la met en bouche, Marion. Ah oui, mais c'est pour ça que j'ai pris euh, la Holstein en premier. C'est en fonction de ce qu'elle mange avant, là. Bien sûr. Oh, Comme voilà. la bête est finie, donc on appelle une bête finie, bête finie. c'est une bête que l'éleveur a pu finir dans son étable, dans ses installations euh, d'engraissement. Il a pu finir avec un aliment, soit au champ, ou alors... En, à l'intérieur des tables et alors suivant l'aliment qui sera plus ou moins riche en oméga 3, oméga 5 on aura une viande qui sera excellente qui va être excellente à déguster surtout au barbecue au fait de boire c'est encore meilleur eh on pourra en parler pendant des heures malheureusement il y a un peu de pub qu'on doit mettre dans l'émission on va revenir ici en direct de Libramont, pour la suite de, de l'émission euh, on vous met toutes les infos toutes les photos les vidéos sur la page Facebook 5 à 7 via Cité RTB vous allez pouvoir euh, déjà voir et saliver derrière votre écran avant de venir euh, dire bonjour ici à, à Michel euh, pour euh, déguster toutes les viandes que vous servez Merci beaucoup d'être passé dans, dans l'émission Michel. Ah, avec plaisir Cyril ah, avec plaisir. Bah, très bientôt. Bah à très bientôt, évidemment. <rire> et bon à... appétit. <rire> Merci. Le 5 à 7 en direct de la Foire de Libre à ça revient juste après ça. C'est la folie des soldes chez MediaMart, sur le plus grand assortiment de Belgique. Des lave linges aux grippins, des frigos aux à dents, et des sèches-cheveux aux aspirateurs, tout votre électroménager se trouve chez nous. MediaMart, je ne suis pas fou.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 5 secondes. Ce n'est pas assez, ce morceau en entier passe bientôt sur Vivacité. 18h30, voici les titres de l'actualité sur Vivacité avec Franck Ruel. Bonsoir Franck. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. 50 euros par an, c'est ce que tous les wallons de plus de 26 ans devront payer obligatoirement dès l'an prochain. 50 euros qui serviront à alimenter une future assurance autonomie. De quoi offrir une aide à domicile à ceux qui en ont besoin, des seniors isolés et diminués ou des jeunes malades ou victimes d'un accident. La foire agricole de Libramont a ouvert ses portes au public ce matin. Une foire à nouveau sur fond de crise du Du lait. Les agriculteurs et l'agriculture sont en danger, a dit le président de la foire lors de son discours inaugural. Les produits à perte par les agriculteurs, de façon symbolique, les ministres de l'agriculture, Fédéral et Wallon, Willy Borsu et René Collin, se sont vus offrir une assiette de foin. Victoire française sur la route du Tour. La première, Romain Bardet est arrivé seul à Saint-Gervais. Une étape chamboulée par un énorme orage qui a provoqué de nombreuses chutes. Bardet en a profité pour prendre la poudre d'escampette. Le maillot jaune en personne est tombé. Chris Froome a connu quelques moments difficiles, mais il a limité les dégâts. Au contraire de Moléma qui disparaît du podium au profit du vainqueur du jour, désormais deuxième. Merci Franck, on était en train de déguster les différentes viandes que Michel Borreau nous a apportées en, en studio Désolé, je vous, les, je vous ai laissé tout seul du coup Vous voulez un petit bout, vous voulez que je vous ramène ça à la rédaction Franck Ah bah je ne dis pas non hein. Ah ben voilà, je sais pas si ce sera encore chaud mais je prépare ça, je vous fais un petit doggy bag comme on dit. Merci Franck, on part sur les routes dans un instant mais tout de suite un petit point sur la météo Dominique. Il ce soir et cette nuit, des averses localement orageuses vont remonter de, depuis la France, le sud-est du pays essentiellement concerné mais il n'est pas exclu qu'une averse remonte jusque dans le centre, à l'ouest le temps restera plus sec minima 14 à 18 degrés. Le week-end demain matin, les orages concerneront encore les régions frontalières de l'est ailleurs on retrouvera un ciel nuageux juste nuageux. L'après-midi 10 annonces semblables à celles d'aujourd'hui avec des averses orageuses sur la moitié est du pays, un ciel dégagé du côté de la côte dans les autres régions les maxima agréables 22 à 25 degrés, même topo pour dimanche et lundi Merci Dominique. Pendant que vous êtes en train de parler de la météo, il y a des gens qui passent devant le studio en promenant leur chien et puis il y a une personne qui promène sa chèvre également. On peut voir ce genre de choses à la foire de Libramont. On part sur les routes tout de suite, c'est le RTBF Mobile Info. Marjorie Bilot, comment ça roule Eh bien par exemple sur le 42 Baptiste-Prume, on perd un quart d'heure sur 3 km du côté de Poller vers Prume et puis pour le reste, et bien au niveau des, des frontières françaises, maintenant la circulation est, est quasiment fluide. On a encore une dizaine de minutes perdues sur le ring à partir de Bercel jusqu'à Forêt vers Grand Bigard et du côté de la foire de Libramont, on voit que ça ralentit quand même. Avenue de euh, Bouillon en direction de Recogne. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'à 19h sur Vivacité. En direct de la foire de Libramont, on va reparler de ce que vous allez pouvoir vivre. Euh jusqu'à lundi ici à Libramont. mais avant il y a un drame qui est arrivé dans l'actualité, enfin drame c'est relatif hein, quand même, c'est que si vous avez des cassettes VHS à la maison, les vieilles cassettes vidéo et eh bien bientôt vous ne pourrez plus les lire si votre magnétoscope tombe en panne puisque le dernier fabricant du groupe japonais Funnel Electric a annoncé aujourd'hui que c'était terminé, il ne fabriquerait plus de magnétoscope dans le monde alors qu'est-ce qu'on va faire avec les vieilles cassettes qu'on a à la maison On va en parler avec Thomas Julien vous êtes administrateur de la société Forever euh, qui est active en Belgique en France. Bonsoir Thomas. Oui bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans, dans le 5 à 7. Alors Forever c'est la plus grosse société en Europe de numérisation d'images et justement si on arrête les euh, magnétoscopes on va pouvoir faire appel entre autres à vous pour numériser tout ça. Mais un mot sur l'arrêt du magnétoscope, euh, on va pouvoir le mettre à la poubelle, c'est terminé. On pourra plus, si on en a un à la maison pour garder des souvenirs, c'est terminé alors Eh bien, en fait, pour nous, c'est une demi-surprise parce que c'était le dernier des lecteurs qui était fabriqué. On a eu il y a déjà quelques années la fin des fameuses caméras vidéo 8 à Il y a des mini qui ont suivi plus récemment. Et donc, on s'attendait à ce qu'un jour ou l'autre le lecteur VHS passe aussi entre guillemets à la trappe. Mais c'est vrai que c'est le plus emblématique de tous puisqu'on s'en est servi beaucoup pour enregistrer des films à la télé et pour passer des vieux souvenirs ainsi qu'également les, les vieilles cassettes. Alors, il y avait les, les VHS compacts euh, qu'on passait dans un adaptateur et on, on utilisait aussi le, le lecteur VHS. Euh, oui, ouais, tout à fait. Mais, mais donc, oui, ça va être problématique euh, parce qu'on ne va plus pouvoir les trouver. Et donc, euh, effectivement, quand on veut sauvegarder ses souvenirs, ça, ça risque de poser un problème. Alors, même vous, pour la numérisation, puisque si on a des, des VHS à la maison, qu'on veut les transformer sur DVD ou sur disque dur, on peut passer par des services comme, comme le vôtre. Si vos magnétoscopes tombent en panne, vous allez faire comment Eh bien, écoutez, nous, on s'est constitué, en fait, au, au fil des dernières années, euh, un stock assez conséquent. Euh, on a préparé de terrain, on s'y attendait. Et donc, euh, bah, notamment avec des, des sociétés comme Funai, euh, on a pu passer euh, des commandes assez importantes. Donc, on a un stock qui nous permet de voir devant pendant, euh, on va dire, de, euh, de, de nombreuses années. Et puis, on a du personnel aussi compétent, puisque... Euh, on a repris des activités de l'ancien Kodak à Chalon-sur-Saône, euh, avec des personnes qui savent réparer aussi les lecteurs. Donc euh, là-dessus, on, euh, on se sent assez bien. Voilà, pas trop de problème. Et alors, qu'est-ce qu'on peut convertir en numérique Pour ceux qui n'ont pas des pièces de rechange à la maison, le lecteur VHS va tomber en panne. On va devoir convertir ces, ces anciennes cassettes pour les mettre sur des nouveaux supports. On, on, peut, on peut convertir n'importe quelle vieille cassette qu'on a à la maison Alors on peut convertir tous les formats, nous on fait en fait tout, toutes les vieilles cassettes VHS et les petites VHS qu'on appelait des VHS compacts, et puis par extension, Vidéo 8, H8, DV, même les vieux films Super 8, c'est encore plus vieux, euh, et, euh, et puis par extension aussi les, les images comme les, les vieilles diapositives, les négatifs, les photos. Mais, mais ce qu'il faut vraiment retenir sur, le, sur les cassettes, c'est que ce sont des formats magnétiques pour la plupart, Et que ce sont des cassettes qui ont une durée de vie qu'on estime aujourd'hui entre 15 et 20 ans. Donc ce sont pas des, euh, des supports qui sont euh, qui peuvent vivre ouais, ouais, et tout le temps. Donc ça veut dire qu'on a, a peut-être des cassettes parce... à la maison qui, qui sont foutues. Alors, ça peut arriver. On a, nous, on va dire structurellement, on a 5% à peu près des cassettes qui alors, ont soit des, une qualité qui est, qui est assez médiocre, soit qu'on ne peut plus revoir du tout parce qu'elles ont euh, été, comment dire, sensibles à la chaleur, par exemple. Donc ça, il faut faire attention de, de les stocker dans des endroits où il n'y a pas d'humidité et pas de chaleur. C'est vraiment les deux choses importantes. Et alors, vu le, le, la durée de vie, bah, faut pas traîner maintenant parce que les, les cassettes commencent à vieillir. Comment on fait si on veut convertir sa vidéo, ce, sa vieille cassette, en numérique Alors, bah écoutez, vous pouvez passer. Nous, on a à peu près 200 points de vente euh, en Belgique. Vous pouvez euh, aller sur notre site www.for-ever.be. Vous avez l'adresse de, de nos 200 points retail euh, de contact ou commander directement sur euh, sur le web, tout simplement. Ah bah le message est passé. Merci d'être intervenu ce soir dans le 5 à 7 pour revenir sur cette mauvaise nouvelle de la journée. Plus de magnétoscopes fabriqués dans le monde. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, il est 18h38, on revient en direct de Libramont dans un instant. Alors, vous savez qu'à Libramont, il y a des vaches, il y a des cochons. Tout à l'heure, on recevait des euh, poney aussi dans le studio, il y a des poules, il y a des chèvres, puis il y a des chevaux aussi. On va en parler avec Arthur et Aurélie, ils sont tous les deux cavaliers et il y a un concours justement sur cette foire de Libramont. On en parle dans un instant, mais avant, comme tous les soirs, rendez-vous avec Marc Toesca Voici l'histoire de Voït, c'est Pop Story. Pop story. Aujourd'hui, Pop Story dit halte à la morosité, à la tristesse et à la mélancolie. Pour booster l'hormone de la bonne humeur il y a quelques jours de l'été, des vacances, voici une petite sélection de chansons. Un train à net, soin, -so C'est cela, oui. Commençons donc par cet hommage à a de la joie, la doyenne de toutes et qui fête cette année ses 80 ans. Traîner, énumère en 2 minutes 30 les joies les plus simples de la vie. Y'a pas de bon mal y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles. Y a de la joie.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 À propos des bonheurs simples du quotidien, quand Bob Marley coule et relaxe chez lui, contemple les choses qui l'entourent, il écrit une des chansons les plus positives qui soit. L'envol des pélicans, des oiseaux qui gazouillent, des potes pour une partie de foot, et voilà le tube planétaire Three Little Birds, que l'on sous-titre aussi par euh, Tout Va Bien. Au fait, euh, vous ai-je parlé de la plantation d'herbes sauvages qui pousse pas loin de la maison <rire> Sacré Bob son illustrissime aïeul Charles Trainé. Ygelin aussi a chanté des trucs bien positifs des refrains euphorisants gavés de vitamine B12 un coup de mou le matin et hop voici une petite dose de Tête en l'air une chanson enregistrée en pleine nature le piano à queue installé au milieu d'un immense jardin et c'est parti l'histoire des hits sur la terre. Ce pop-story consacré au refrain qui vous redonne la patate, on ne pouvait passer à côté de « Tout le bonheur du monde ». C'est le genre de texte qui, encore une fois, met en évidence les petits plaisirs de la vie, les petits détails tout simples qui font le bonheur de tous. Il paraît même qu'aujourd'hui, les enfants l'apprennent et la chantent à l'école. « On vous souhaite tout le bonheur du monde »« Et que quelqu'un vous tende la main »« Que votre chemin évite les bombes »« Qu'il mène vers de calmes jardins »« On vous souhaite tout le bonheur du monde » aujourd'hui comme pour demain que votre soleil éclaircisse si l'ombre qu'il brille d'amour au quotidien Puisque l'avenir vous appartient Puisqu'on ne contrôle pas votre destin Que votre est pour demain Comme tout ce qu'on a à vous offrir Ne saurait toujours vous suffire Dans cette liberté à venir qu'on ne sera pas toujours là comme on le fut au premier pas on vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main que votre chemin évite les bombes qu'il mène vers de calmes jardins on vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain que votre soleil éclaire y l'ombre. Qui brille d'amour au quotidien on vous souhaite tout le bonheur du monde Le bonheur du monde. Il faut remonter jusqu'en 2005 pour retrouver Saint-Similia pointé tout en haut des charts avec tout le bonheur du monde. Pop Story Story. L'histoire des hits. Cuisine créfelle. Nos soldes, c'est jusqu'à moins 70% sur une sélection de cuisine d'expo. Cuisine Créfel, mon rêve ma cuisine. Feuilles morte.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 Décidément on voyage sur cité puisque cet après-midi le 5 à 7 se fait en direct de la foire de Libramont. et puis juste après on va aller à Spa, retrouver Bruno Tumers et Régine Dubois pour l'émission spéciale depuis les francopholies de Spa, avec ce soir sur scène Zazie et Louane qui seront là Alors petit test ça c'est Zazie Et donc si on a un autre extrait il s'agira de Louane Rendez-vous dans 15 minutes donc en direct de Spa pour ces francofolies avec Zazie et Lwane à l'honneur ce soir. 5 à 7. On revient là tout de suite à Libramont avant de retrouver le best-of des enfants de cœur sur Vivacité avec énormément d'animaux à voir ici sur cette foire des machines aussi, des machines très impressionnantes à pouvoir regarder observer, on peut s'interroger, on peut discuter avec tous les professionnels également et puis il y a un concours de saut d'obstacles, il y a des chevaux qui sont présents avec leurs cavaliers et je vais accueillir Arthur Dupont et Aurélie Breton qui sont mes invités cet après-midi, bonsoir. bonsoir, bienvenue dans le studio de Vivacité, alors tout à l'heure on était en train de regarder le concours et euh, on vous a vu habillé en cavalier. Déjà un mot sur, le, sur la tenue parce que ce n'est pas le sport le plus connu, le saut d'obstacle Vous avez une tenue bien réglementaire, vous ne faites pas ce que vous voulez. Oui, c'est vrai. On, on, est, on doit être vêtu de blanc quand on monte. Donc on a un chemisier blanc, un pantalon blanc. Euh, voilà ce qui est de la veste, de la bombe, on choisit un petit peu. On personnalise. Donc le blanc c'est obligatoire et c'est pas trop salissant avec les chevaux Ah si, c'est très salissant. Ah, et qui a choisi cette couleur Bonne question. Ouais, non. Non, pas Il y a un gars, un jour, il s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de compliqué pour les lessives On oh, va mettre du blanc, voilà, c'est décidé. <rire> Comment ça se passe Comment est-ce qu'on se retrouve sur un concours de saut d'obstacle euh, ici à, à Libramont C'est assez facile, on s'inscrit et puis on vient. C'est-à-dire que moi, demain, je m'inscris, je dis, salut les gars, non. je voudrais faire du saut d'obstacle à Libramont On va me dire, vas-y, Cyril, non. le cheval est bah. là, vas-y. Ici c'est déjà un C2, donc C2 on appelle ça, ça des concours dans toute la Wallonie, ouais. parce qu'il y, y a les concours régionaux, et puis après les concours pour la Wallonie, pour la ouais. Flandre, et puis les concours nationaux, D'accord. et euh, bah, il faut avoir une licence pour venir, pour monter ici, en régionaux c'est une, une plus petite licence, et plus on veut aller dans des plus hauts niveaux, plus on a une plus grosse licence. Et euh, bah une fois qu'on a notre licence, on peut s'inscrire quand on veut. Et la compétition en est la même Une fois que vous êtes entraîné, ça se passe comment Puisqu'on a l'habitude de voir de temps en temps des images à la télé. Alors pas beaucoup, c'est pas le sport le plus médiatisé. Mais vous devez sauter au-dessus au de, de barrières. Il y a une hauteur euh, réglementaire ou bien il y a des gars qui passent au hasard l'après-midi qui disent celle-là, on va la mettre là, on va faire une barre à telle hauteur. Comment ça se passe Alors en fait, euh, il y a ici euh, trois épreuves euh, le mètre 10, le mètre 20, le mètre 30. Donc on descend pas en dessous ces épreuves-là ici à la Foire à Libramont D'accord. On a aussi le mètre qui est l'épreuve finale du dimanche. Euh, évidemment, euh, tous les cavaliers décident de s'inscrire dans l'épreuve dans laquelle ils se sentent le plus à l'aise. Et voilà, c'est plutôt le cavalier et son cheval qui décident de, de faire l'une ou l'autre épreuve. Le Et son cheval est important parce que c'est vraiment une... Euh, on ne monte pas n'importe quel cheval quand on est cavalier. Voilà, on monte, euh, bah, on monte plusieurs chevaux, mais pour pouvoir s'adapter et pouvoir euh, évidemment trouver... Euh, le cheval qui nous correspond le cheval avec qui on va bien s'entendre et former un couple et alors euh, comment est-ce qu'on sait qui, qui est le meilleur parce que tout le monde fait le même parcours que, comment est-ce qu'on détermine qui va être premier qui va être dernier qui est éliminé ah qui continue parce que euh, si, si j'ai pas de bêtises Arthur tu, vois, tu es en finale le dimanche donc ouais dans le les, le championnat que moi je fais il y a une épreuve la première épreuve que j'ai faite c'est une épreuve de vitesse là le but c'est d'aller le plus vite possible sans faire tomber de barre ouais. et euh, ils reprennent ce classement là Pour le deuxième jour le deuxième jour c'est un parcours euh, en deux phases donc il y a une première partie du parcours si on ne fait pas de tomber de barre dans la première partie on peut aller dans la deuxième et dans la deuxième c'est pareil faut aller le plus vite possible sans faire tomber de barre et là on voit euh, qui gagne et euh, en fonction des deux épreuves là il décide de l'ordre de passage de la finale parce qu'en général en finale on aime bien passer à la fin comme ça on peut voir les autres avant nous et tu ah, euh... vois là où il y a des erreurs possibles ou euh... et puis on parce que dans un parcours à la reconnaissance donc ça c'est avant le parcours on va à pied dans la piste et on mesure entre les obstacles là il va y avoir sept foulées là il y en aura 6 ce sera un peu court un peu long et quand on a l'occasion de voir d'autres cavaliers avant nous on peut se dire ouais son cheval, son cheval il ressemble un peu au mien il a fait comme ça et je, tu peux adapter en fonction voilà. de, de, de ce que tu avais prévu sur, ton, sur ta reconnaissance et donc les, me les meilleurs sur les deux premières épreuves passent à la fin et ceux qui ont les, un peu plus de barres ben, ils passent au début mais ils sont quand même en finale et ici si c'est un gros concours ben, oui -y. c'est la coupe de Wallonie donc euh, oui pour ah, nous c'est important <rire> ah oui oui ouais. et il y a des choses à gagner quand on, quand on est cavalier vous repartez avec quoi quand, euh, si, si on termine premier ouais. on a des gains on a des lots euh, voilà ouais, ouais, on, a de la, on gagne de l'argent puis on gagne euh, on peut gagner des bridons, des tapis Des quoi Des bridons C'est ce qu'on met sur la tête du cheval C'est quoi C'est Sur ses oreilles Je pose une question C'est ce qui tient le mort du cheval en bouche D'accord, ok Et ça c'est bien de gagner ça Les questions ont peut-être l'air ridicules On ne parle pas beaucoup de sauts d'obstacles C'est toujours des choses, on est toujours content d'en gagner Parce que des bridons On peut en casser un facilement quoi. puis voilà, c'est toujours cool de recevoir des cadeaux Eh ben, je vous souhaite plein de bonnes choses, Arthur. Donc final dimanche. On parlait de premier, deuxième jour. C'est déjà le deuxième jour aujourd'hui puisque avant l'ouverture de la foire, le concours de saut d'obstacles avait démarré. Et pour toi Aurélie, il y a un enjeu pour ce week-end euh, Pas d'enjeu, pas de challenge, mais des parcours, on va dire individuels, dans lesquels on essaie de se classer chaque jour. Donc il faut quand même être au top. Voilà, on essaye d'être la meilleure, d'aller plus vite, eh de bah, remporter l'épreuve. On vous souhaite plein de bonnes choses, que tout se passe bien pour la suite de ces épreuves de saut d'obstacles, que tout le monde peut venir voir ici Libramont et c'est l'occasion parce que c'est pas le sport le plus, le plus médiatisé. C'est l'occasion de découvrir, de s'intéresser à des choses auxquelles on s'intéresse pas forcément tous les jours. Merci beaucoup Arthur et Aurélie d'être passés dans le studio. Merci à vous. Et bonne suite de foire de Libramont. Je vous rappelle que vous pouvez venir ici à la foire jusqu'à lundi. Dans un instant, direction Spa pour les francopholies. Puis juste avant, on s'intéresse au best-of des enfants de cœur tous les jours dans l'émission pendant l'été. On écoute ce qui vous a fait rire tout au long de cette saison. Et Christophe Bourdon recevait l'équipe du Jardin Extraordinaire avec Martin Charlier. Les enfants de cœur. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Jardin Extraordinaire. Bonsoir Marise. Bonsoir Arlette et bonsoir à tous nos amis téléspectateurs les spectateurs du Jardin Extraordinaire. Un petit morceau de tarte. Alors ce soir Marise, dans ce nouveau numéro du Jardin Extraordinaire, vous nous avez amené. Un petit animal absolument charmant, je vous laisse nous le présenter. Oui, tout à fait, Arlette. Il s'agit de la Claudine Brasseur, la Claudinum Brassorem, qui appartient à la grande famille des Présentatorem RTBF -RTB Forum. Oui, RTBF Forum. Tu oui. veux quand même un petit y morceau de Non, merci. Oui, donc les Présentatorem RTBF Forum, une espèce dont on a déjà parlé dans cette émission et qui contient de très nombreux spécimens. Tout à fait, Arlette. On peut citer le Guillemierium, un animal qui voyage beaucoup. Oui. Le Noelis qui se reproduit uniquement dans les jardins. Et pas extraordinaire oui. du tout. Et les forêts, ou encore le sébastium nolvox, qui est un pigeon. Un pigeon, oui. Bien, alors, Marise, revenons à notre Claudinum Brassorem, La Claudinum Brassorem est un petit animal délicieux, très docile et très propre sur elle, comme vous pouvez le voir à son poil, soyeux et délicat. Oh oui, je vois. Est-ce qu'on connaît l'origine de la Claudinum Brassorem On oh, la connaît, Arlette. La Claudinum Brassorem a suivi une formation de traductrice anglais néerlandais inglesum flamouchem, avant de devenir professeur en humanité, paresum grevam vacansem prolongam... Un petit morceau de tarte! <rire> Mais dites-moi, Baris, tout cela ne dit pas comment la Claudinum Brassorem a rejoint la grande famille des présentateurs RTB Forum? Mais eh bien, chère Arlette, elle l'a rejoint en 1983. Ah. Elle est en effet devenue cette année-là Speakerine Blablatum Programmem Meblam. Ah oui, la Speakerine, une espèce qu'on appelle également en latin du Luxembourg Ancienum Miss Belgicum Blondas. Mais revenons à notre Claudine Umbra-Sorem. Quand a lieu pour elle la saison des amours, Marise Figurez-vous que la saison des amours de la Claudine umbra Sorem est très étonnante, ah bon? puisqu'elle s'accouple uniquement les dimanches matins entre 9h et 10h30. C'est en effet très étonnant, Marise. Et alors, encore plus surprenant, j'ai découvert en préparant cette émission que, comme elle vit en province de Namur, la Claudinum brassorem s'accouple uniquement avec un animal connu pour son extrême lenteur. Le Jean-Michelum de Benezam. Eh bien, chère Paris, nous observerons attention, avec attention, le comportement du jean michel -Oum de Benozam quand il sera face à la Claudine Brasorem. Cela risque en effet d'être très intéressant. Sachez ah, que hein. le jean michel -Oum de Benneuzam pousse un petit cri très particulier quand il est en chaleur. Ah bon Oui. Ah. Eh bien en tout cas, merci, merci Marise pour cette présentation très intéressante de la Claudinum Brassorem, un animal que nous aimons tous puisque, durant plus de 20 ans, il nous a fait découvrir avec intelligence et sensibilité toutes les merveilles de notre belle nature. Alors merci à vous de nous avoir suivis, chers amis téléspectateurs et rendez-vous la semaine prochaine, nous vous présenterons Marise un nouvel animal très étonnant le Jean-Jacques Brunem un petit animal sauvage connu pour sa petite taille, Moi, son poil rare et sa vivacité je pense qu'il appartient à la famille des frézomes de Wipionem. Nous allons rester là, nous sans déguster peut-être un dernier morceau ah, de carte. Merci. Bonsoir. Vincent Bourdon, Martha Charlier, merci. Mais pour retrouver les enfants de cœur, rendez-vous sur vivacité.be cet après-midi on parlait des cassettes VHS quelles sont les cassettes que vous avez à la maison et que vous avez regardé regardées, regardées jusqu'à peut-être user la bande on nous parlait tout à l'heure de la grande vadrouille de Elliot le dragon et puis un message qui est arrivé qui concerne le dernier des Mohicans euh, je ne sais pas quels sont les souvenirs que vous aviez vous mais vous pouvez continuer à partager tout ça sur la page Facebook 5 cassettes Vivacité RTBF dans un instant émission spéciale comme tous les soirs cette semaine depuis les francopholies de spa on va retrouver Bruno Tumers déjà installé dans le studio. Bonsoir Bruno. Bonsoir et Régine Dubois qui vient de s'installer également. Je viens de m'installer. Bon, je... bon, ah bonsoir tu... Cyril. Vous allez bien tous les deux là ouais, très, Allez très bah ça c'est parfait. Ça tombe bien parce que comme ça l'émission va pouvoir démarrer après le journal de 19 h ah. <rire> Est-ce euh, est que, est qu est que vous hein. avez ce qu'il faut pour manger là-bas Parce que vous savez qu'ici à Libramont on a de la bonne viande quand même qui est dans le studio. Ah, oh, oui. On a tout ce qu'il faut pour manger, pour boire, pour se s'hydrater correctement. Ne vous inquiétez pas. Mais bon, vous bah nous bah sommes je anneaux, avec ma viande alors. Oui, bien Nous sûr. Cité Citer Spadoise, citer Spadoise, oblige. Bien, bien sûr. On a, tout, On fait à de la dans tout à l'heure, j'avais des, des invités dans l'émission. Il y a d'ailleurs la vidéo à suivre, sur, enfin à retrouver ouais. sur la page 5 à 7 via Cité euh, RTBF sur Facebook. Il euh, y avait des euh, petits poneys qui étaient là. Il y avait un lapin euh, également. Vous, vous aurez qui ce soir dans l'émission Est-ce que vous ferez mieux Ah, belle réponse Sol, démentiel chez Brico Rulo. Un exemple parmi beaucoup d'autres, moins 20% sur tous les meubles de salle de bain. Brico Rulo atteint l'eau, membre Andy Home. My love vélo. Dites les amis My un petit vélo. conseil entre nous. Si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/slash beau vélo. Vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA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 Ah mais ça c'est une grillade qui cherche sa bernesse Et tu sais ce qu'elle dit la grillade Oui Grillo, oui. oui. La bernesse qui donne du goût aux grillades. La voilà De vos les mains À table 19h En cruel bonsoir. Cette nouvelle attaque en Allemagne. Des coups de feu ont été tirés dans un centre commercial de Munich. Des médias font état de nombreux morts. Une information non confirmée officiellement. Une source policière parle de un mort et dix blessés. Des gens seraient retranchés dans un magasin. Un vaste secteur a été bouclé autour de ce centre commercial. Le trafic du métro a été interrompu. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent un important déploiement policier avec l'arrivée de forces spéciales. La fusée serait terminée depuis 18h45. On ignore par contre l'origine des tirs ainsi que le nombre éventuel de tireurs. Mais il s'agit de quelque chose d'important, a dit un porte-parole de la police. Une proposition de loi déposée par le Parti Socialiste a été votée à l'unanimité à la Chambre. Dans le collimateur, les poids lourds. Dorénavant, ils seront plus lourdement sanctionnés en cas de non-respect.